إن الحمد لله نعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا من يهده الله فلا مضل له من يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله حقة وقاتته ولا تتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم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 وخير الهدي محمد صلى الله وسلم وشرق الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله en cette soirée du samedi cette soirée du samedi 8 جمادى الثانيه qui correspond avec le 22 mai 2010. Nous sommes dans le huitième cours, et il reste deux cours, et on va terminer le livre, pour revenir vers Riyad Salihim. On s'était arrêté, ce qu'on était en train de donner des preuves, que après la mort, il y a quoi Il y a le châtiment du tombeau, et les délices du tombeau tombeau, le châtiment du tombeau et les délices du tombeau on avait dit que les les déliles en cela c'était les textes religieux c'était la raison, c'était le sens inné aujourd'hui incha'Allah ta'ala, on va donner les déliles des textes religieux on va donner un délile qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Bukhari, alayhi rahmatullah rapporte d'après Ibn Abbas, radiyallahu jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes. Passa près de deux tombes Il dit: Ces deux hommes subissent, ces deux hommes subissent des tourments et ce n'est pas pour un péché grave ces deux hommes subissent des tourments. C'est-à-dire quoi Tandis que l'autre ne se préservait pas de son urine. Donc on voit ici bien, clairement que le fait de faire la médisance et le fait de ne pas se préserver de son urine, ce sont hein, ce sont les deux principaux des châtiments qu'il y a Dans, dans la tombe. Taïeb, le hadith qu'a rapporté le Ba'u al-Bukhah, comporté que les, les, les, parmi les principaux, parmi, parmi les principales causes d'un d'eux. On va à, à, de hurler de se voir tomber de se voir tomber d'une du sommet de, du sommet d'une montagne et il ya des gens qui veulent nous tuer des gens qui courent derrière nous des voyous et comme ça des fois même au point de se réveiller et pourtant si jamais quelqu'un s'approchait de nous pour nous voir il verrait que on est dans une situation normale on est en train de dormir il n'y a rien il n'y a rien apparemment qui, qui montre ce qu'on est en train de souffrir à l'intérieur ou bien les grandes joies qu'on est en train de ressentir à l'intérieur. Donc, quelle est la différence entre ça et celui qui est dans la tombe C'est la même chose. Toi aussi, quand tu vas profaner la tombe et enlever, pour voir, et enlever la terre, pour voir le mort qu'il y a à l'intérieur, tu vas trouver que rien n'a changé en lui. Il est toujours le même. Si, si, bien sûr, tu vas le voir une heure après, une heure après avoir été enterré, on a trouvé toujours le même, il ne bouge pas, il est là et donc ce n'est pas une cause pour dire donc il n'y a pas le châtiment de la tombe car s'il y avait le châtiment de la tombe, j'aurais trouvé par exemple des bleus sur son corps ou bien j'aurais trouvé défiguré ou bien ou bien car on va dire quand quelqu'un est en train de dormir, il lui arrive de grands châtiments, et on ne voit pas ces châtiments sur lui. Comme il lui arrive de grandes joies, il lui arrive qu'il ressente de grandes joies alors qu'on ne, qu ne voit pas ça aussi sur lui ensuite il a cité que il a dit que le dormeur voyait dans ses rêves des visions coïncidant à la vie quotidienne il se peut même qu'il voit le prophète et il a dit celui qui voit le prophète va le voir réellement ça veut dire qu'il a rêvé de lui réellement alors que on est toujours dans notre chambre et on n'a pas quitté notre lit Il a dit « Puisque ceci est possible dans cette vie, pourquoi ce n'est pas possible dans l'au-delà » non. Donc, si quelqu'un va dire « Pourquoi lorsqu'on profane la tombe, on ne voit aucune aucune modification ?» Donc, voilà les réponses. La première, il est interdit de contredire les textes religieux par ce genre d'ambiguïté. Si le contradicteur prêtait réellement une attention aux textes religieux, il saurait alors pertinemment que ces ambiguïtés sont réfutables. Comme dit si bien un poète, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, Oh, que de paroles vraies sont critiquées, et tout ça à cause d'une compréhension erronée. » Oh, que de paroles, oh, combien de paroles vraies sont critiquées. Et tout ça à cause de quoi À cause d'une compréhension erronée. C'est-à-dire la seconde preuve. Dans le monde du Barzakh, Vous savez c'est quoi le buzzer C'est le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. C'est-à-dire, entre la mort, quand quelqu'un va mourir, et le jour de la résurrection. Combien qu'il y a de temps Allah Alam. Il se peut que ce soit un jour, il se peut que ce soit des milliards d'années. cest à Maintenant, ce monde-là, la période qui est entre la mort, quand on est dans la tente, et avant le jour de la résurrection, toute cette période s'appelle en arabe « al-barzah ». Dans ce monde-là, le monde intermédiaire, les situations appartiennent au monde invisible qui est imperceptible par des sens. Et si celle-ci était réellement perceptible par les sens, la foi au monde du barzah ne serait alors d'aucun profit. Je répète, dans le monde intermédiaire c'est-à-dire le monde du barzakh quand après avoir après être mort et avant la résurrection quand on est dans la tombe les situations appartiennent au monde invisible qui est imperceptible par les sens or si celle-ci les situations si elles étaient vraiment et réellement perceptibles par les sens alors la foi au monde du barzakh ne serait d'aucun profit Alors, le croyant au monde invisible ne se distinguerait pas des renieurs de ce monde invisible. Justement, Allah a fait exprès, exprès qu'il n'y ait aucun élément comme ça visible qui puisse te prouver qu'il n'y a par exemple, un châtiment, le châtiment de la tombe. Il a fait exprès pour laisser cela Juste, yani, au niveau de quoi Au niveau de la foi. Est-ce que mon serviteur va croire en ces choses ou bien il va les renier Parce que si c'était une chose qui pouvait être visible par tout le monde, alors dans ce cas-là, où, où est la différence entre le croyant et le mécréant Il n'y a aucune différence. Tout le monde va venir et va yani, voir de ses propres yeux qu'il y a quoi Élargis. Pour les gens du paradis. Soit élargis de, si je me trompe pas, 35 mètres. Et plein de lumière. Donc tout le monde, même les, les bouddhistes, même les athées, alors ils vont croire. Ils vont dire là, on a vu de nos yeux, donc class, yani, on n'a aucun doute. Mais Allah ne veut pas que ça soit ainsi le troisième quelle de la troisième preuve qu'il a vraiment le châtiment de la tombe et les délices Cheikh bin Otaïmé se le mort perçoit réellement les châtiments les délices l'élargissement et le rétrécissement de la tombe et sa perception sa perception à fond, est similaire à celle du dormeur dans le monde des rêves. En effet, le dormeur, au moment de ses rêves, se voit dans un endroit étroit et angoissant, ou bien vaste et magnifique, tout en étant allongé sur son lit et enveloppé de sa couverture. Pour son entourage, il n'a pas bougé de son endroit initial. La situation du dormeur est comparable à la situation du prophète lorsqu'il recevait la révélation et ses compagnons se trouvant autour de lui n'entendaient rien du tout parfois même un ange se se présentait à lui wa sallam, sous la forme d'un homme et conversait avec lui sans que ses compagnons ne puissent percevoir ou entendre quelque chose la quatrième preuve Allah a limité la perception de ces créatures. Par conséquent, celles-ci ne peuvent percevoir toutes les choses existantes. On note ainsi, voilà un exemple, que les sept cieux et la terre, et ce qu'ils contiennent, glorifient réellement, réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui font le tesbih et parfois Allah Ta'ala choisit de faire entendre cette glorification à certains de ces créatures sans que nous puissions l'apercevoir Allah Ta'ala a dit les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier Isra 44 donc si on va dire qu'on doit se baser seulement seulement sur les choses perceptibles et les choses visibles, on va dire donc que les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, donc ils ne célèbrent pas la gloire d'Allah Ta'ala. Alors que Allah Ta'ala a cité dans le Coran, dans ce verset explicite, que les sept cieux et la terre et tout ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Mais le problème, où est-ce qu'il est, -ce qu est Le problème, c'est que ce sont des choses imperceptible dans notre vue. C'est pour ça qu'il a dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Sinon, ils sont en train de le glorifier à Zaojé. Donc, la différence entre le croyant et le mécréant, c'est quoi Le croyant, il croit au texte. Le mécréant croit à seulement ce qu'il voit. Quant au croyant, il croit à ce qu'il voit, bien sûr. Mais il croit aussi qu'il y a des choses invisibles qui ont, été, qui ont été décrétées dans des textes scriptuaires comme le Coran et la Sunna. Voilà l'avantage du croyant sur le mécréant. On note de plus, dit Shikr bin Al-Tayman, que les djinns, les djinns, bons et mauvais, font des vagues et viennent sur terre. Et certains d'entre eux ont écouté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en train de réciter le Coran. Ensuite, ils ont embrassé l'islam avant de se diriger vers leur peuple comme annonciateur d'une récompense, le paradis, avertisseur avertisseur d'un châtiment, l'enfer. Malgré cela, les djinns nous sont invisibles. Na'ab. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ô enfant d'Adam, surat 7, verset 27, Ô enfant d'Adam, que le diable ne vous tente point Comme il a fait sortir du paradis vos pères, nam, je répéter le verset, aux enfants d'Adam. Que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères. Leur en leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, ses soldats, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point Ceux qui C'est quoi ici le témoin du cour Le témoin du cour, c'est le verset où Allah Ta'ala a dit ici, il vous voit. C'est qui lui Il. C'est le diable. Il vous voit lui et ses suppos. oui ses soldats, lui et ses enfants. Il nous voit sans qu'on les voit. Il nous voit sans qu'on les voit. Donc nous on croit que quoi Que autour de nous, il y a des diables, il y a des satans, il y a des génies, il y a des djinns, Nahm, est plein mais on peut pas les voir. Et le croyant dit que le fait que je ne puisse pas le voir ça n'implique pas que il n'existe pas. Ils existent mais ils sont imperceptibles à ma vue. Quelle est la preuve qu'ils existent La preuve qu'ils existent c'est le Coran et la Sunna. Non, ce n'est pas comme j'ai dit tout à l'heure seulement la vision des yeux. Si les individus si les individus n'arrivent pas à percevoir toutes les choses existantes, il leur est alors interdit de renier ce qui a été confirmé à propos du monde invisible. Non. Si les individus n'arrivent pas à percevoir toutes les choses existantes, il leur est alors interdit de renier ce qui a été confirmé à propos du monde invisible na ici il dit une note les djinns sont des créatures créées à partir de feu et ils appartiennent au monde de l'invisible Allah Ta'ala dit et quant au djinns nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente sur le 127 et quant au djinns nous l'avions auparavant auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente qu'est-ce que ça veut dire nous l'avions auparavant auparavant créé c'est à dire nous l'avons créé avant l'être humain c'est pour ça que d'abord le djinn la création du djinn, ensuite la création de Adam c'est pour ça que Allah Ta'ala a demandé au djinn de faire la prosternation à Adam et il a dit sur 55 verset 15 il a dit et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Et l'imam musulmane rapporte que le prophète a dit les anges sont créés à partir de lumière, les djinns à partir de la flamme d'un feu sans fumée et Adam à partir d'argile. Parmi les djinns se trouvent les diables, les les représentants du mal par excellence, des vrais ennemis des humains, et aussi d'Allah Azza wa Jal. Ceux-ci sont maudits par Allah. Et c'est uniquement par la soumission à Allah que les êtres humains peuvent échapper à leur mauvaise influence. Allah Ta'ala dit, la ruse du diable est certes destination Dans cette chose-là, la destin beaucoup de gens sont égarés. Et se sont égarés dans les temps passés et sont égarés jusqu'à de nos jours. Et d'autres resteront égarés jusqu'à la fin du monde puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver Il y a des gens qui, jusqu'à de nos jours, par exemple si tu lui dis par exemple pourquoi tu ne commences pas à faire la prière il te dit l'asp Allah m'a pas encore guidé que tu, tu dis à la fin pourquoi tu te voiles pas elle va te dire Que qu'Allah taala m'a pas encore guidé toi pourquoi يعني yani, tu m'a pas encore guidé dès qu'il me guidera j'arrêterai l'alcool et comme ça ça veut dire quoi ça veut dire que cela sont vraiment égaré dans la prédestination et la foi au destin et ils n'ont rien compris en cela. Ils n'ont rien compris en cela. Et, et à part les péchés qu'ils font, le fait de, de, de boire l'alcool ou la, de ne pas, pas se voiler ou là ou là, ajoutez à cela qu'ils montent. Ils montent sur Allah Azza wa Jal et disent que c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il ne m'a pas à ce mot comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a pas guidé. N'aim. Il ne m'a pas guidé. Et donc ce pas de ma faute. Lorsqu'il me guidera, je ferai telle et telle chose. N'aim. Le shiikh dit, le destin, le qadr, c'est la prédestination de d'Allah, envers ses créatures, selon son savoir antécédent et ce a impliqué sa sagesse. N'aim. on a répondu le qada et le qadar صح le qada et qadar je parle en français qada et qadar je sais pas comment on dit en français mais yani beaucoup de choses à savoir quelle est la différence entre le qada et le qadar les savants disent le qada dr ici de el Qadar. C'est pas la différence chez certains savants entre el Qadar ou Qadar. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a écrit 50 000 ans. Par exemple, avant de créer, d'issuer la terre, il a écrit, par exemple, je donne un exemple, que le Sahara Nalioum 10 secondes, combien on est aujourd'hui dans la date Par ah, Que... 22, 5. Que le 8, le 8, 6, 1431, c'est-à-dire aujourd'hui, 22 mai 2010, qu'à 21 h il y aurait un dars. Un dars. De ma part, et X, et X, et Y m'ont assisté. Quand c'était écrit, cette chose, quand c'était écrit, avant que ça ne se produise, c'est-à-dire avant une heure, ou là, hier, ou là, il y a cent ans, ou là, ça s'appelait qadr. C'était seulement sur si la table préservée Ça n'avait pas encore eu lieu. Quand cette chose a eu lieu, il y a maintenant une heure, c'est rentré dans le quoi Dans le qadr. Qadr. Ce n'est plus qadr, c'est Qadda. C'est un intérêt. La foi au destin comprend quatre grands points. La foi au destin comprend quatre grands points. C'est-à-dire, il n'y a pas le Qadda, ce sont les quatre points que je vais citer, et surtout, pour ceux qui ils ne comprennent pas les quatre points, ils vont euh, vivre dans un ébran ébranlement total et égarement total. Le premier point, l'ilm, la science, la première chose, avec ses actes ou de ses serviteurs. Donc la première chose, c'est la science. C'est que il est impossible qu'une chose ait lieu dans ce monde ou va avoir lieu ou aller avoir lieu et n'a pas eu lieu ou où, où sans que Allah ne n'est su cela auparavant. La science d'Allah c'est très important. Croire qu'Allah Ta'ala a connu toute chose de façon globale et détaillée. Pourquoi on dit global et détaillé hein Parce que certains disent qu'Allah Ta'ala ne connaît des choses que globalement. Pas dans les détails. A'udhu Billah et d'autres disent que Allah ne connaît les choses nam na en détail que lorsqu'elles ont lieu. C'est-à-dire, avant d'avoir lieu, Allah Ta'ala a su que la chose allait avoir lieu globalement. Allah Ta'ala a su que il y, allait y allait avoir quelque chose qui s'appelle la dictature de son Globalement. Mais Allah Ta'ala ne connaissait pas les détails. Combien de morts allaient mourir Combien de femmes Combien d'enfants Combien de bébés Non, ils ne savaient pas jusqu'à ce que le tsunami a Ça, bien sûr, sont des égards qui disent que ça, ça existe, ça existe. Ce sont des écritures. Deuxièmement, il quitte à là-bas. L'écriture. S'il y quelqu'un qui peut écrire avec moi, il écrit. Premièrement, l'ilm, la science. Deuxièmement, le kitab, l'écriture. C'est croire qu'Allah Ta'ala a écrit tout cela sur la tablette préservée auprès de lui. Et au sujet de ces deux points, Allah Ta'ala a dit « Ne situe tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre Tout cela est dans un livre et cela est pour Allah bien facile. Sorte le Hajj, verset 70. Je répète le verset. Ne situe pas que C'est ce qu'il y a dans le ciel, dont le ciel est sur, terre, sur la terre. Tout cela est dans un livre et cela pour Allah est bien facile. Donc, comme je disais, que pour comprendre la foi, la pour comprendre le destin, la foi en lui, il au destin, consiste en croire, consiste à croire, en quatre points importants. la l'avait cité. Premièrement, la science. La science, que Allah, c'est toute chose, de façon globale et détaillée. J'ai expliqué la différence entre ce qu'ils disent C'est le global. Et il y a son accéliste global et détaillé. La deuxième des choses, le kitab à l'écriture, le fait de croire et d'attester avec certitude que Allah Ta'ala a écrit tout cela sur la tablette préservée auprès de lui. Il a dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel sur la terre Tout cela est dans un livre et cela, pour Allah, est facile. Cela, pour Allah est bien facile. Sorte l'Hajj, verset 70. Ne sais-tu pas qu'Allah c'est ce qu'il y a dans le sur la terre Tout cela est dans un livre. C'est pour ça, dans l'authentique de muslim, d'après Abdullah, Ibn Omar, ou bien Ibn Amr ibn al al-As, a dit, j'ai entendu le message, dit, dire, « Allah a écrit la prédestination de toutes les choses 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre Allahu Akbar donc tout ce qui se passe sur cet univers a été écrit quand a été écrit il y a 50 000 ans 50 000 ans avant qu'il ne crée des cieux et la terre c'est pas il y a 50 000 ans de nos jours c'est à dire avant qu'il ne crée les cieux et la terre 50 000 ans auparavant il avait déjà écrit tout ce qui allait se passer seconde par seconde, avec les détails les plus infimes, comme j'ai dit tout à l'heure. nam Donc, euh, la terre, quand est-ce qu'il a créé les cieux et la terre Je sais pas combien que ça, ça fait de milliards d'années. Imagine, 50 millions ans avant cela. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses très importante, la volonté. La volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, croire que toutes les choses créées n'existent que par la volonté d'Allah Azzawajal. Que ces choses soient reliées aux œuvres d'Allah ou bien à celles de ses créatures. Allah Ta'ala a dit, en ce qui concerne ces œuvres, lui Azzawajal, il a dit, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Vous avez remarqué Ton Seigneur crée ce qu'il veut. Donc c'est la volonté. La volonté d'Allah, ton Dieu. Seigneur crée ce qu'il veut. » Sorte 28, verset 68. « Et fais ce qu'il veut aussi. » Taïeb. Une seconde, encha'Allah ta'ala. Ta Une seconde. Non. Ça, c'est pour le verset. Il a dit aussi « Et Allah fait ce qu'il veut. »« Et Allah fait ce qu'il veut. » Sorte Ibrahim verset 27. Et Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Donc, ce que veut Allah Ta'ala il le fait. Personne ne peut entraver la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Si Allah Ta'ala décide de faire une chose, toutes les créatures et tous les djinns, s'ils si allaient se mettre d'accord pour essayer d'entraver et d'arrêter cette chose que Allah Ta'ala veut faire, ils ne pourront jamais de leur vie. Ils ne pourront jamais de ça vie. Ça, c'est en ce qui concerne ses œuvres. Quant à ce qui concerne les œuvres des créatures, Allah Ta'ala dit « Et si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous et il vous aurait certainement combattu. » Si Allah Ta'ala avait voulu, il leur, il leur aurait donné la force contre vous et il vous aurait certainement combattu donc Allah Ta'ala ici n'a pas voulu si Allah avait voulu ça veut dire que Allah Ta'ala n'a pas voulu leur donner la force na pour qu'ils nous combattent sur le Nisa verset 90 il a dit or si Allah voulait il ne le ferait pas laisse, laisse les donc ainsi que ce qu'ils inventent sur le Nisa verset 137 na or si Allah voulait il ne le ferait pas Laisse-les donc ainsi ce qu'ils inventent. Ici, je voudrais dire une chose très importante. Là, je voudrais dire une chose très importante. Inch'Allah Ta'ala. C'est quoi Pardon. La chose très importante, c'est que jamais, jamais, sur cet univers, ça soit soit entre les cieux la terre, ou sur la terre, ou la dans les cieux, jamais une chose ne peut avoir lieu sans la volonté d'Allah Azzawaj, sans que Allah Ta'ala ne le veuille. Jamais une chose ne peut avoir lieu dans cet univers sans que Allah Ta'ala ne le veuille. C'est pour qu'on dit en arabe La Ya Kounou Illa Masha <marché> Allah Masha Allahu Kan Wa Malmiyasha La Ya Kounou Jamais une chose ne peut exister et avoir lieu dans cet univers Sans quoi Sans la volonté de la Azarjel et sa permission. Mais, pour ne pas s'égarer, il faudrait que vous sachiez que on est en train de parler surtout de la volonté universelle. Car, cela, cela ne veut pas dire que si qu'elle ait lieu, cela ne veut pas dire, et n'implique pas automatiquement, que Allah Ta'ala aime cette chose. Aime cette chose. Allah Ta'ala a voulu que telle personne, par exemple, meurt poignarder, assassiner et jeter du balcon. Il a voulu cette chose. Mais est-ce que Allah Ta'ala aime quand quelqu'un poignarde un autre et le jette du balcon Il n'aime pas. Il a interdit ça. Allah Ta'ala a voulu que bliss, que le shaitan ou Allah, soit créé. C'est lui-même qui l'a créé de feu. Mais est-ce que Allah Ta'ala aime le shaitan Il l'aime ou bien il le maudit il le maudit. Donc faut pas se tromper et dire que puisque Allah Ta'ala a voulu cette chose, ça dire qu'il l'aime. C'est pour ça que certains gens disent comme ça. Ils disent puisque telle chose a eu lieu, et elle a eu lieu donc avec la volonté d'Allah, donc c'est Allah Ta'ala qui a aimé cette chose, qui a aimé qu'elle se produise. Non, Allah Ta'ala produit des choses, bon, produit, crée des choses et ne les aime pas. Et aime des choses et ne les crée pas. Je répète, Allah Ta'ala crée des choses et ne les aime pas. Comme il a créé le shaitan et il ne l'aime pas. Et Allah, par contre, aime des choses et ne les crée pas. Allah Ta'ala aime, par exemple, que Abu Jel euh, soit, un, soit un croyant. Mais est-ce que Allah Ta'ala a créé cette chose en fait de sorte que Abu Jel soit un croyant Il ne pas été. Il ne l'a pas fait. Allah Ta'ala aime que tous les gens rentrant dans l'islam. Mais est-ce que tous vont entrer dans l'islam Donc il aime des choses qu'ils ne créent pas, qu'ils n'ont pas lieu. Allah Ta'ala aime que <coughs> que par exemple tel euh, juif euh, soit musulman. Mais il ne crée pas cette chose. Pour des sagesses que lui connaît, qu Al-Zawajal. Là, il faut bien faire la différence entre quoi la volonté universelle et la volonté juive juridique. Alhamdoulilah, on l'a expliqué plusieurs fois okay. Donc la quatrième chose Le quatrième point très important Dans la prédestination, c'est quoi Je répète, le premier point C'était la science d'Allah Aucune chose n'a lieu sans sa science Deuxièmement, l'écriture Aucune chose n'a lieu Si, si elle n'a pas été écrite sur la tablette préservée Troisième chose Aucune chose, c'est la, la volonté Aucune chose n'a lieu sans la volonté d'Allah Si Allah Ta'ala ne veut pas une chose Elle pourra pas avoir lieu. et enfin quatrièmement al la création croire que toutes les choses existantes concrètes ou abstraites sont des créatures de azza wa dans leur essence leur caractère et leur mouvement croire que tout ce qu'il y a sur cet univers a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala Allah taala dit dans le Coran sourate 39 verset 62 il a dit Allah est le créateur de toutes choses et de toute choses il est garant. Allah est le créateur de toutes chose et de toute choses il est garant il a dit aussi et il a créé toute chose en lui donnant ses juste proportions et il a créé toute chose en lui donnant c'est juste proportion il a dit aussi alors que c'est Allah qui vous a créé vous est ce que vous faites alors que c'est Allah qui vous a créé vous et ce que vous faites donc la croyance au destin telle que décrite ci-dessus ne réfute en aucune façon que l'individu possède une volonté quant au choix de ses actes et une capacité à les réaliser d'ailleurs les textes religieux tout comme la réalité des choses on apporte la preuve évidente maintenant on va laisser ça pour le prochain cours les preuves, non, les preuves qui prouve quoi qui prouve que tout ce qu'on a cité n'est pas en contradiction avec le fait que la personne est libre de faire ce qu'elle veut ce qu'on appelle le libre arbitre c'est à dire que le fait que Allah Ta'ala ait écrit telle et telle chose ça ne veut pas dire que tu ne puisses pas faire toi ce que tu veux, que tu n'es pas libre est-ce que vous m'entendez le muslim fait ça muslim fais ça Alhamdoulilah. Parce que beaucoup de gens aussi, yani, ne se trouvent pas au milieu. Ou bien, ils disent que yani, on n'a aucune liberté, hein, on n'a aucune aucune liberté, tout ce qu'on fait, on est contraint de le faire. Ou bien, ils disent, comme disent aussi les autres, yani, ils disent que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons tout et que il n'y a pas de destin prédestination. Il n'y a rien qui a été C'est écrit sur la tablette préservée. C'est nous qui faisons ce que nous voulons. Alors que les gens sont de ton milieu. Ils disent, c'est nous qui faisons ce que nous voulons. l'âme est t'attacher à la volonté d'Allah. Toi, tu fais ce que tu veux, si Allah décide que tu fasses. Si Allah décide que tu fasses. « Si Allah décide que tu fasses. » Et vous ne voudrez que si Allah veut. C'est un verset. Sauf si Allah veut. Vous n'avez pas remarqué que des fois, par exemple, la personne fait des projets dans sa tête. Des nuits et des nuits ou il a des années en train de faire des projets dans sa tête. Ensuite, subhanallah, il s'avère à la fin que quoi Que ce qui est arrivé, c'est tout autre chose ce qui a lieu, maintenant, c'est autre chose. Ce pas du tout ce que yani, euh, ce que la personne voulait qu'elle fasse. Je donne un exemple, comme ça, pour vous compreniez, un exemple plus clair. Des fois, la personne pense, par exemple, à ce mari qui va faire mille calculs en pensant que ce sera telle fille qui habite dans tel endroit, tel immeuble, tel ceci, des années en train de penser... Comment arriver à elle pour lui donc? alors que finalement il va se marier avec toute une autre qui est là sa voisine en face de lui contre le fait que tu es libre de faire et ça. Et en rapport avec le cours chien. Comment faire parvenir un acte du vivant pour les morts Comme par exemple j'ai des parents et des grands-parents décédés Donc, que dois-je faire pour les aider euh, après leur mort et que ça leur parvienne Barakallahu alayhi wa sikhi. Question de ben Mohamed. C'est trop tard. Donc, je passe à une autre question. La question de Bébé A34. Peuple de Noué. donc La question de Bébé A34. Ayyakum sur la sur quelle base de, euh, de livres religieux le peuple de Noé Alissalam faisait-il la prière Barakallahu fikoum pour votre disponibilité envers nous Question de euh, leil al Salam aleykoum wa rahmatoullahi ya Est-il permis à une sœur du minage de faire une rencontre avec un frère qui n'est pas du minage Barakallahu fikoum wa jazakum Euh, question de porte 19 Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh On m'a dit que les jeux de société avec des dés même ceux pour les enfants étaient harab pour la plupart d'entre eux car ils fonctionnent avec des dés Certains jeux de société se basent sur des dés mais réserve aussi une bonne une bonne à la réflexion Donc euh... Réserve quoi non allez. Et la stratégie. Donc, je voudrais je voudrais avoir le jugement concernant ces jeux de société familiale qui allient le hasard et la réflexion. De même, est-ce qu'il est haram de jouer aux jeux vidéo Il pour les enfants. Euh, où il y a plusieurs personnes dedans, notamment des magiciens. Sachant que la personne qui y joue, la personne qui joue, sait faire la différence familiale avec le shirk et la vérité, et qu'elle ne croit pas à ce qu'il dit, euh, ce que disent certains personnages de cette euh, de ce jeu vidéo et sans désamou. M'arakallahu alaykum, yachir, qu'Allah vous récompense pour votre réponse, et tous ceux qui participent à vos cours. Salam alaykum, rahmatullah. Alors, la dernière question, salam alaykum, yachir, qu'Allah vous en oblisse. Et, donc, vous accorde le firdaus pour... Pour tout ce que vous nous apportez j'ai rattrapé mes jours de ramadan manqués à cause des monstrues seulement j'ai un doute il me semble que j'ai 10 jours à rattraper mais je ne mais je n'en suis pas sûr j'ai eu des monstrus au début et à la fin du mois de ramadan que dois-je faire dois- je dois-je jener dois -je encore quelques jours peut-être ou pas sachant que j'ai beaucoup de west ouest et de doute général surtout dans mes actes d'adoration euh, je n'ai pas compris pour la deuxième, deuxième question pour le peuple de noé et enfin pour la cinquième question La cinquième je suis surbé d'avoir répondu la fois passée à cette question très sûr même j'ai même cité le délit du Messie d'Ajjal. Comme quoi, il allait rester un jour pendant une année, comment ils vont faire pour la salade. Donc je ne réponds pas, 2 et trois. Et, et, et je crois, tu crois au Allah. Quand j'ai terminé cette question, j'ai répondu une demi-heure après, on m'a aussi reposé la question. On m'a répondez encore pour euh, un détail. Donc je, je crois que tu t'es trompé, tu as lu la même question. Et euh, c'est une question de la fois passée. Allah au enfin je me suis pas trompé mais je suis sûr que y yani, la personne de la de la de mercredi à a reposeé la question à la couleur des donc je, je, je revis la deuxième question cha donc par rapport à no une personne dit sur quelle base de yani, sur quel livre elle euh, qui ni le peuple de Nuh, yani, Nuh, il estvenu avec un livre et euh, à partir de ce livre là Faisait-il la prière en parlant du peuple de, de, de Noir, chère La Kouléhelle, c'est une question un petit peu mal posée. Euh, au la Kouléhelle, euh, c'est ce que la personne veut dire, chère. Euh, donc, je vous relis une autre question, chère. Une euh, autre question. C'est la question de Yéphra, chère. Là. Elle dit, salam alaykum, chère. Pouvez-vous nous dire Tout ce que vous savez sur la rivière d'eau du paradis. Pas celle de l'eau, ni de, du miel, mais celle de l'eau. Donc dit bien, pas celle du lait, ni de, du miel, mais celle de l'eau. Barakallah, vous faites confiance. Frantale, bien sûr. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Il a appelé ici déjà chez moi, à Salat al donc je vais répondre vite wa en ce concerne l'acte du vivant pour le mort surtout si c'est un père ou un grand-père ou un aïeul hein, le père du grand-père est comme ça et ça vont sont unanimes pour dire que si tu lui fait des, des invocations ça arrive si tu lui fait des dou'as tu demandes à Allah de lui pardonner tu lui demandes à Allah de le faire entrer au paradis demande demandes à Allah de ne pas le faire entrer au en enfer et comme ça cest premièrement. Ensuite, il y a une autre chose, une deuxième sur laquelle les savants ont divergé. Est-ce que si on va acheter quelque chose, par exemple, en son nom, on va acheter un courant et le mettre, par exemple, dans une mosquée en son nom, est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas D'après Cheikh B'al-Ratim, ça arrive. C'est pour ça on prend cet avis, qui est bien et qui nous pousse à, à faire du bien pour nos morts de la famille et surtout ce qui nous par rapport à eux nous sommes leurs descendants donc on peut acheter des choses construire une école en leur nom construire une mosquée construire quelque chose fisabillah en leur nom inshallah taala quant au peuple la deuxième je n'ai rien compris à cette question est-ce qu'il faisait la prière ou pas tout yani même avant l'islam même avant l'islam les, les, les messagers tous n'a faisaient la prière aussi les peuples qui les suivaient mais c'était pas une prière comme la nôtre, pas avec le, le, le Wodo qu'on fait nous et comme ça, mais sinon tous les, les messagers et leur peuples aussi, euh, spécial à eux, Naam quant à la soeur du Minhaj, qui dit qu'elle allait faire une rencontre avec un qui, avec un, un frère qui n'est pas du Minhaj, la réponse Naam Cela dépend, cela dépend de cette soeur si la soeur est mariable elle sait qu'elle peut se marier etc il ne se marie avec quelqu'un qui sait, qui n'est pas de son parce qu'il ne serait jamais d'accord il y aura beaucoup de disputes et ils vont pas se mettre d'accord même en parlant dans le din elle, elle va dire euh, tel savant voilà tel savant a dit x a dit telle chose sur tel et tel prédicateur et lui, il va dire « Non, celui-là, c'est un grand savant. » Alors que elle lui dit « Non, ce savant. » Et cette personne a été critiquée par les savants. Cheikh Fouzan a dit ça, Cheikh Rabé a dit ça. Lui, dit « Non, celui-là, c'est un savant. » faut pas dire comme ça. Et ils vont jamais se mettre d'accord. Ça, c'est un exemple, c'est tout. Mais maintenant, si, si cette soeur, elle, elle est maintenant âgée, où elle a des enfants et risque de ne pas se marier, etc. Si maintenant, elle va faire une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas de son minage, et en même temps, qui ne la gêne pas dans sa daoua, yani, qui la laisse yani, apprendre, il la laisse euh, fréquenter les soeurs du Minhaj, il la laisse. Yani, lui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans aucun dit se proclame de rien. C'est quelqu'un seulement qui travaille, qui vient à la maison, qui voit la télévision, qui est du matin au soir occupé. Dans ce cas, c'est bien qu'elle se marie, c'est mieux que de rester comme ça, yani, toute seule, célibataire. mais S'il y a, comme j'ai dit, celui du minage ou bien que elle est mariable elle doit pas se précipiter pour se marier avec quelqu'un qui n'est pas ni qui ne voit pas comme elle et ils sont pas dans le même minage je j'espère je, être avoir été clair dans cette chose pour l'aider pour les dénames ce que je sais c'est qu'il est interdit de jouer avec les dés. le hadith a dit que quiconque ça devait jouer avec c'est comme s'il avait mis ses mains dans le sang. Il a dit de quoi du, du porc. Du porc. Du hallouf. Donc, avec les dés, on ne joue pas. On ne joue pas avec les jeux où il y a des dés, même si il a donné sa, sa cultive, etc. etc. il y a le texte, le hadith qui est sahih. Laisse moi, j'évite. Maintenant, pour les vidéos, etc. Si c'est pour les enfants, on prend avec la vikidique, dit permis. C'est permis. Mais à condition qu'il n'y ait pas un yani, shirk, etc. Alors que la personne dit ici qu'il y a du shirk, etc. Mais la personne yani, sait faire la différence. L'hada <tousse> Non. Euh, les vidéos il y a le shirk, etc. On joue pas avec ces jeux. On ne joue pas avec ces jeux. Euh, Allahumma sauf si c'est bien sûr il y a du shirk qu'on va détruire. Par exemple, il y a une statue, et moi, je vais tirer, par exemple, avec un fusil, je vais tirer sur la statue, pour, par exemple, là, la briser, ou là, je vais tirer sur la croix, ou là. Dans ce cas, mais s'il y a le chirc comme ça, et moi, je vais yani, jouer avec le chirc, etc., et entendre des paroles qui sont pas bien sur l'islam là, ça devient interdit. Non. Donc, reste la dernière question. Pour euh, la rivière du paradis, la rivière d'eau, je ne connais pas grand-chose. A qu'a dit le Coran, « Min ma'in reili esin ». Quand il a dit que l'eau qu'il y a dans la rivière, dans les rivières du paradis, est une eau qui ne change jamais d'odeur et bien sûr de couleur. Vous savez que, si vous prenez un peu d'eau, vous allez la mettre dans une bassine. Et, après six mois, vous allez jeter un coup d'œil dans cette bassine. Et vous allez trouver cette eau va puer. Vous allez même trouver de l'herbe j'ai oubli comment il s'appelle de l'herbe de l'air qui va yannée euh, qui va ni yani, surgir de cette eau vous allez même trouver que ça va donner une mauvaise une très mauvaise odeur naam. mais la terre en parlant de l'eau du paradis de la rivière les algues nam et on va même trouver même des verss des verts à l'intérieur Mais Allah Ta'ala, en parlant du paradis, il a dit que son eau jamais ne sentait quelque chose de mauvais. Jamais. Elle coule clair claire, et scintillante, jamais. Yani, elle, a quoi, euh, elle ne changera d'odeur ni de couleur. Et bien sûr, jamais aussi. Yani, elle ne changera de, de saveur. Elle, elle restera toujours une eau que yani, si quelqu'un l'a pas, لديك أخذك لن يجب أن يكون هناك ونرأي الله سبحانه وتعالى أعلم سننجد أن نتعرف شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله أستغفرك وأتبولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجلسنا السابق لن أفضل المكرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Le son clair, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Donc, on passe au sein de la question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, chers. Un frère clandestin sans papier en France travaille au noir. Il demande s'il en vaut, exemple, 1000 euros dans son pays par l'intermédiaire d'une personne qui va remettre cette somme à sa famille qui, celle-ci, par la suite, va changer ses 1000 euros au noir pour l'avoir en dinar. Ils voudraient savoir si ce, si ce change est halal ou pas. Barakallahu faykoum shir, qu'Allah vous guérisse et vous accorde le Firdaus, ainsi qu'à tous les musulmans. Question de Oum Firdaus. Assalamu alaikum. Quelle est la clé pour avoir un bon caractère Surtout si la personne est nerveuse depuis l'enfance et elle tient ça de son père. Elle fait beaucoup d'efforts, mais elle est toujours blâmée par les autres. Barakallahu faykoum. Question de Ummah Salam alaykoum. J'espère que vous portez bien. Quel est le statut du mariage en mairie Est-il obligatoire ou surérogatoire Je vous remercie Qu'Allah vous comble de tous ses bienfaits, ainsi que les admins. Question de Abu Aisha. As-salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tout le bien que vous faites en donnant vos cours et vous accorde le fredaos. Ma question pose sur l'habit dans la prière. Certains de mes pantalons et, certaines, et certains de mes camis sont un peu longs au niveau des chevilles et des poignets. Est-ce autorisé de les retrousser et de prier comme ça dans la prière Si oui, doivent-ils être retrouss, retroussés vers l'intérieur ou vers l'extérieur Ou dois-je les détrousser avant de prier Barak fikoum pour votre réponse, qu'Allah vous préserve. Une question suivante. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Je suis converti, j'ai divorcé et j'ai une fille. Je suis nouvelle dans la région. Je suis nou... enfin, je suis nouvelle dans la région où je vis et je connais peu de sœurs. J'aimerais me remarier, mais je ne sais pas comment choisir mon tuteur. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous élève en degré. Tfaḍḍal cheikh. Assalamou alaykoum wa rahmatoullah. Il y a un son. la personne qui a parlé des, des euros qu'elle voulait envoyer au bled et demandait si elle pouvait, ou comment faire Est-ce que les, les cherche le mot. Naam. Comment on dit Comment on dit en arabe en français off ah, ça reprendre est ce qu' bon disons les changer est-ce qu'on va les changer en on... dinar voilà change on va les changer euh, en noir ou bien dans la banque réponse on va les changer en noir on va les changer changer au noir j'avais déjà posé cette question à un nombre de sciences et c'est comme ça qu'il a répondu car en échangeant à la banque la banque va te prendre une charge je ne sais pas combien. combien'âme Sur 10 euros, elle va te prendre 2 euros peut-être. Alors que le vrai cours, c'est le cours qu'il y a en noir. Pas celui de la banque. Celui de la banque, c'est l'officiel, c'est tout. Pour la deuxième question, pour le, la clé, pour avoir un bon caractère, etc., il suffit, yani, il faut faire le djihad à soi-même. Comme a dit le prophète, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ça c'est le qui C'est le hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam, "Le meilleur jihad, c'est le jihad Bukhari. Le meilleur jihad, il a dit, c'est le jihad du soi Donc, quand je m'énerve, j'essaie de me retenir, quand j'ai envie de dire des choses qui sont pas bien, j'essaie de me retenir, quand j'ai envie de voir des choses qui sont haram, j'essaie de me retenir. Tout cela, c'est quoi C'est le jihad. Comme a dit le prophète sallam, "Le meilleur jihad, c'est le jihad de la de quoi Du nafs." Rapporté par Bukhari. Donc c'est pour ça que tu trouves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit dans le hadith On lui a dit c'est quoi la meilleure œuvre Il a dit que tu fasses la salat en son heure Il a dit ensuite quoi Il a dit obéir à ses parents et Ensuite quoi Il a dit le jihad Pourquoi il l'a mis en troisième position Car celui qui ne peut pas prier à l'heure Ni obéir à ses parents Comment peut-il aller au jihad Lui qui fait des grands péchés Il ne prie pas à l'heure Et il n'obéit pas à ses parents Deuxième grand péché et Ensuite ne pas obéir à ses parents Comment qu'il va obéir à son chef dans le jihad ton, ton père et ta mère Qui ont été la cause De ta venue dans ce monde Tu leur obéis pas Tu vas obéir à je ne sais pas qui Au colonel le général là Qui, qui va te commander dans la guerre sainte Tu vas lui obéir à, à lui, à un étranger c'est pas possible Donc la clé pour avoir un bon caractère C'est de faire du djihad à soi-même Allah Ta'ala dit dans le Coran Il a dit ceux qui font le jihad en nous on va, leur, on va leur ouvrir et leur faire des issues. Le prophète wa sallam, a expliqué ce verset dans un hadith rapporté par Ahmed et Cheikh al-Albani a dit authentique comment a ce verset Il a expliqué ce verset en disant Il a dit c'est à dire ils ont fait le jihad sur eux-mêmes le djihad sur eux-mêmes, comment je fais le jihad sur moi-même. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, comme je disais, quand ils parlent, ils disent des choses obscènes, ils disent des choses haram. Celui-là, il n'a pas encore fait le jihad de sa langue. D'autres n'ont pas fait le jihad des yeux. Ils sont en face de la télé et voient des choses obscènes, des choses haram, des choses dont Allah Ta'ala est, est en colère contre eux quand ils sont en train de voir. Non, il n'a pas fait le jihad de quoi de ses yeux. D'autres n'ont pas fait le djihad de leurs oreilles. Ils écoutent des choses haram. Ils assoient avec des choses à fond. Des personnes disent des choses haram. Si je vous disais, si je vous disais dans des salles islamiques, Zama, islamique, vous rentrez, vous lisez des choses horribles. Des choses horribles que même des sœurs des, des disent, des sœurs. Zama, soi-disant sœur, soi-disant. On ne sait jamais. Zama, des sœurs, des frères, certains salons « Zama Islam »« Zama Islam » au nom d'Allah et de son prophète ils disent des choses des choses de « aïb » de « haram » de « haram » entre eux. et cela peut-être que du matin au soir peut-être il n'arrête pas de parler de djihad on va au djihad on va tuer les juifs on va tuer les américains on va tuer je ne sais pas qui. comment tu peux tuer l'américain tu n'as pas tué le shaitan qui est en toi le shaitan qui est en toi c'est lui qui te commande c'est pas Allah ta'ala son prophète qui se, qui te commande C'est le shétan qui est en toi qui te commande Tu vas faire le djihad Pour la troisième personne Qui a dit Est-ce que le mariage à la mairie Est suréugatoire ou bien obligatoire Le mariage à la mairie de nos jours Surtout dans un pays musulman Est obligatoire On dit les savants Obligatoire Autrefois il n'y avait pas le mariage à la mairie Il suffit que tu fasses cela avec ton tuteur Devant deux témoins Ça suffit deux témoins fiables de nos jours, ce n'est plus suffisant. C'est suffisant pour que le couple soit halal l'un pour l'autre. C'est suffisant pour qu'ils puissent, ils jouissent, jouir l'un de l'autre. Mais ce n'est pas suffisant qu'ils sont de quoi Qu'ils sont de papier De nos jours, regardez dans le Coran, Allah Ta'ala, pour une chose simple, il a dit que si quelqu'un prête, prête à quelqu'un, qu il un dinar, qu'il l'écrive. Qu'il l'écrive. Dans le plus grand verset qu'il y a dans le Coran, sur le Tubaqara. Maintenant, si on ne va pas écrire cet acte et on va pas à la mairie, on ne va pas le décrire avec des papiers officiels, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que demain, il va y avoir des problèmes énormes. L'homme, après avoir consommé le mariage, il va dire, je connais pas cette femme. Ni, je ne reconnais l'enfant qui est dans son ventre. Ce n'est pas le mien, je jamais connu cette femme. C'est une menteuse, même m'a accusé. Alors que, je ne sais il s'est marié avec elle devant... Deux témoins, ils m'aiment. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de papier Et demain, il meurt, l'homme meurt, la femme va demander l'héritage, les parents de l'homme vont dire à la femme, on ne te connaît pas, c'est qui toi Elle va dire, mais je suis marié avec votre fils. Dit, dans la preuve, dans la preuve que tu es marié avec notre fils. Tu n'es pas marié, tu veux profiter pour hériter les villas et les, les belles voitures qu'il a laissées. Allez, dégage d'ici. Tout ça, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de papiers et laisser, laisser des milliers de problèmes qui peuvent surgir quand on n'a pas de papier donc les savants dit maintenant le mariage à la mairie est obligatoire mieux, je vous dis mieux les savants disent que quand tu te maries à la mairie à la mairie musulmane quand tu te maries, ça te suffit et ce n'est plus la peine d'aller faire l'acte l'aqt l'aqt c'est ça suffit, pourquoi parce qu'à la mairie, il y a quelqu'un qui te marie tu es avec ton tuteur et tu as pris deux témoins avec toi Pour aller à la mairie, il faut prendre deux témoins. Du moins chez une ouais, chez nous. Comme ça, ça se passe. Tu prends avec toi deux témoins. tant es en tuteur si tu es une soeur. Ensuite, il euh, y a l'autre qui te pose des questions. Tu es d'accord, je suis d'accord. Là, vous êtes marié. Donc, là, vous avez fait l'acte. C'est plus la peine de faire l'acte d'un imam à la mosquée, etc. Maintenant, si c'est un pays de coffins, le vrai mariage, c'est bien sûr le mariage religieux. Plus, on doit aussi aller à la mairie pour faire quoi Pour faire les papiers. Je ne vais pas à la mairie parce que je reconnais les lois de la mairie, mais c'est pourquoi C'est pour me préserver, moi, mes droits et mes enfants. nam Comme ça disent les savants. Pour la personne qui avait dit que le pantalon était long et le camis long, etc., bien sûr, pour un homme, c'est haram. Ça rentre même dans un grand péché. Et il faut les retrousser vers l'intérieur. Ce n'est pas vers l'extérieur, mais on retrousse vers l'intérieur pour que ça soit au niveau des chevilles, et pour que soit pour le ramis, au niveau des du poignet, au niveau du poignet. Non. Et enfin, pour la divorcée, la reconvertie qui est divorcée, qui a dit, je ne sais pas comment choisir mon tuteur, je lui dis, le tuteur, c'est la chose la plus facile. Mais d'abord, choisis le prétendant, qui est celui avec lequel tu veux te marier. Si tu l'as déjà choisi, là ensuite, tu choisis un imam, ou bien un frère, ou bien un voisin, quelqu'un qui, d'après toi, remplit les conditions. Remplit les conditions, que c'est quelqu'un de fiable, que c'est quelqu'un de pieux, que c'est quelqu'un qui a de la science, que c'est quelqu'un dans le minage. Ensuite, tu lui proposes par l'intermédiaire d'une autre sœur, ou la de sa sœur, ou là, de sa mère, ou là qu'il soit ton tuteur, Inch'Allah Ta'ala. Te fadlal. Donc, on continue, Inch'Allah. C'est la question de d'Abu Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la vous préserve Cheikh ainsi que votre foyer Certaines sœurs confectionnent des Gilbeb et l'Awa Barak Cependant elles vendent des couleurs qui sont parfois vives ou très claires Donc il demande je veux, je vous vois une photo Une photo où vous verrez certaines de ces couleurs Il demande est-ce que c'est permis de porter ce genre de couleur rouge, fraise, corail, bleu, ciel, etc. Donc là, je, il faut que je vous passe la, je vous donne l'image, cheikh. Deuxième question, celle de Bileen. Salam aleykoum cheikh. Est-ce que les deux unités de prière avant Salat al-Fajr sont sont obligatoires Pouvez-vous me dire quelle quelle sourate réciter durant ces deux unités Qu'Allah vous récompense. Troisième question, donc, Oum Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous nous dire comment expliquer l'importance de la sunna du Prophète sallallahu alaihi wa sallam à ceux qui la négligent pensant qu'il n'y a aucune obligation à la pratiquer? Quatrième question, Sheik, de Oum Bouhammed. Salam alaikum wa rahmatullahi, Sheik. Une personne arrivée que sa sœur Fillah était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était, il était au loin, debout, face à face. Ils étaient à fond, au loin, debout, face à face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait un visage rayonnant, vêtu de blanc, barbe blanche. Il lui parlait à la sœur tout en souriant. Et elle était ravie d'être en sa présence. Comment après interpréter ce rêve et la présence de la sœur au côté du prophète Salomon qui lui parlait et souriait. Dernière question, Donc quelle récompense pour la science que vous nous enseignez C'est une, une question anonyme. Mon mari a repris une société il y a à peu près 6 mois. On lui avait dit soi-disant que c'était une société qui marchait bien et qui fonctionnait très bien. Seulement pour avoir cette société, mon mari a dû contracter plusieurs dettes. Les fins de mois sont très difficiles, il est très anxieux et n'a plus de temps pour sa religion et malheureusement sa foi a baissé. Non, mon saint. La question c'est peut-il peut-il reprendre son ancien travail où il y avait de la mixité, mais où il pouvait faire ses prières à l'heure, et il, il y avait plus de temps pour sa religion. Et, et ainsi, il n'y plus de dette. Donc je recommence la question, sur parce qu'elle a été mal formulée, peut-il peut reprendre son ancien travail, où il travaillait avant, et il y avait donc de la mixité, et mais il pouvait, il y a, il, malgré ça, faire ses prières à l'heure. Et ça ne change, ça, ça change pas quant à sa religion, Donc, il a pas le temps pour, euh, pour tout faire. Et, et il compte euh, annuler ses dettes en reprenant ce travail. Voilà, c'est ça. 30 ans, bien, Salam. Je commence par la... Allez, je commence par la première. Sans voir, le... Sans voir les couleurs de Jilbep, il m'a suffi d'avoir... Il m'a suffi d'écouter les couleurs tu as dit rose, tu as dit je ne sais pas quoi, avec, euh, pistache, je sais pas qu ce que tu as dit. Un mohème. Le jidbeb, l'habit, l'habit en général, l'habit de la femme, comme l'habit de, de l'homme aussi. L de Ils ont des conditions. Donc l'habit de la femme, parmi les conditions qu'il y a, c'est que il ne soit pas un habit de mode. Zina, il soit pas un habit parure mais qu'il soit fait pour Allah subhanahu azzawajal, soit mis pour Allah azzawajal. Ça ne veut pas dire que je vais mettre quelque chose, ni de, de, de sale, ni quelque chose de moche, mais même si c'est quelque chose de beau, ou cher, que je vais mettre, mais je vais choisir des couleurs, hein, qui ne sont pas une fitna. Le rose, imaginez un dit bebe la sœur serait visible à des centaines de mètres. Non, à des centaines de mètres, on va dire, regardez, la la sœur en rose, non, avec donc, il quelque chose de très attirant. Or que, le meilleur dit dit, pour la femme, c'est celui qui a la couleur, non, une couleur plus ou moins foncée. Comme le noir, le marron, le foncé. Même si c'est marron clair, plus ou moins. Mais par exemple, rose et bleu turquoise, etc., dit, la, la sœur ne devrait pas le mettre. Quoi. Je ne peux pas dire comme ça, yani à 100% que c'est haram. Je n'ai pas l'audace de dire cette chose, mais je dis que ça ne se fait pas. pas. L'une des conditions du Jigbeb et qu'il ne soit pas une parure en lui-même et qu'il soit pas attirant. Or, le rose et le bleu turquoise, comme ça, et bleu ciel, ça attire. Donc, le meilleur djilbab, c'est le noir, ou bien le bleu foncé, bleu marine, vert foncé, et comme ça. Les, les, les couleurs foncées sont les meilleurs pour celles qui ont mis le djilbab, pour Allah subhanahu wa jil. Pour la deuxième question, avant le Fajr, qu'est-ce qu'on fait, les deux rakats Je ne sais pas pourquoi il appelé. l'a appelé à couleur rouge, c'est « vieux ». Il faut qu'on soit d'accord sur les termes d'abord. Parce que chez certains gens, ils disent « fajr » alors qu'ils parlent de « salat el-fajr Et d'autres, ils disent « s'abha » alors qu'ils parlent de « salat el-fajr ». Donc, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les termes pour pouvoir parler. Donc, on va se mettre d'accord sur une chose. Non, on va se mettre d'accord pour dire que on va appeler salat al-sub la prière obligatoire. Est-ce que vous m'entendez ou là ça coupe trop. Hein la même chose pour toi le roraba, ça coupe chez toi. Je vais sortir et revenir Inch'Allah. Assalamu alaikum. En fait, je pense que le pas de qu'aujourd'hui n'est pas bien, Allah alam. toujours même pour les orables quand tu parles يعني vraiment il y avait il des coupures des beaucoup trop peu de moi on va se mettre d'accord pour dire que non, on va se mettre d'accord pour dire que salat as c'est la salat obligatoire les salat al-fajr ce sont les 2 rak'at qui sont sunna après la salat avant la salat as Nam muslim vous m'entendez muslim est que vous m'entendez bien ça va là, Et gris, si c'est gris foncé n'y a pas de problème char pas un gris clair non. pas un gris vif un gris foncé nam Je disais pour salate, la salate, il y, y, y, y a la salate obligatoire qui s'appelle salate sobre. Avant-t-elle, il avant y a une salate qui s'appelle salate al-fajr, qui est seulement sunnah. Seulement sunnah, mais c'est une sunnah recommandée. recommandée. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais délaissé salate al-fajr et salate l'huître. Alors que ces deux salates sont seulement des surrogatoires. Mais elles s'appellent des rawatib. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa ne les a délaissés. Qu'il soit chez lui ou qu qu'il soit en voyage, subhanallah. Même mon voyage, il n'a jamais laissé salatel al-fajr et salatel al-huitr alors qu'il délaissait les autres. Quatre avant d'or, deux après d'or, deux après le maghreb, deux après l'aïcha. Il a dû être délaissé quand il était en voyage. Qu'est-ce qu'on va lire dans ces deux recettes On va lire dans la première, et dans la deuxième, La plupart du temps. Mais il est permis de changer. Le prophète a changé. Une fois, il l'a lu avec yani, euh, d'autres sourds. l'a lu avec d'autres sourds. Le kitab ta'ala ou kalimatin sa'ala ou Donc voilà pour les la salat. Maintenant pour euh, l'importance de la sunna. La personne qui a dit que beaucoup de gens ne donnaient pas d'importance à la sunna, je dis à la personne qui ne donne pas d'importance à la sunnah, alors qu'elle m'explique, si on va se baser seul, seulement sur le Coran, qu'elle nous explique où c'est écrit dans le Coran que la prière du Sobh c'est deux, la prière du Asar c'est quatre unités, la prière du Dor c'est quatre unités, la prière du Marab c'est trois unités, et la Risha c'est 4 Où est-ce que c'est écrit ça dans le Coran Qu'elle nous explique alors dans le Coran Où -ce que c'est écrit que la Zekhète, si ça commence à partir de 40 moutons Ça commence à partir de 85 grammes d'or. Ça commence à partir de 595 grammes d'or. Et comme ça. Où c'est écrit ça Dans le Coran. Et qu'elles nous disent aussi, là, pour toutes les choses, pour le CYM, Qu'est-ce qui annule CYM, qu'est-ce qui pas, qu est n'annule pas, qu'est-ce qui est permis dans qu'est-ce pas permis. Qu'elles nous disent, même dans le Wodo, où est la preuve dans le Coran que le fait de faire entrer de l'eau dans la bouche et dans le nez, c'est une chose obligatoire. Où est-ce que ça se trouve ça dans la dans le Coran Et comme ça, pour le Hajj, où est-ce qu'il y a ça dans le Coran Où est-ce qu'il y a dans le Coran que le voleur n'a gramme un, cra, un quart de gramme d'or et' S'il vole un bonbon, je lui coupe la main. Pourquoi C'est Allah qui a dit comme ça dans Il a dit le voleur, coupe-lui la main. Celui-là, il a volé une banane. Alors ce n'est pas vrai. Le hadith a dit, il faut qu'il vole un gramme, un quart, un quart, un quart de dinar en or. Sinon, on n'a pas le droit de lui couper la main. Et plus, quelqu'un connaît la sunna Plus quoi Plus il devient guidé. Car là, en parlant du prophète, il a dit et si, si vous lui obéissez, vous serez guidé. Si vous lui obéissez, vous serez guidé. Ça veut dire que plus tu obéis au prophète, plus la guidée descend dans ton cœur. Et moins tu lui obéis, plus tu es loin de la guidée. Et plus on est loin de la guidée, plus on est dans l'égarement comme vous savez. D'ailleurs, toutes les fitnins qu'il y a, par exemple, et toutes les sectes, les sectes qui existent sur le terrain, les sectes d'où elles sont venues Il n'y a pas de Coran Le Coran est là entre nous, entre nos mains. Et pourquoi donc il y a des sectes Il y a des sectes parce qu'il n'y a pas la Sunna. Vous comprenez c'est pas parce qu'il n'y a pas le Coran. C'est parce qu'il n'y a pas la Sunna. Non, quand les gens sont loin de la Sunna, il y a Yani, ce que vous voyez de nos jours les sectes qu'il y a et des yani, grandes fitnas qu'il y a plus puisse nous préserver des fitnas pour la personne qui a rêvé sa soeur a rêvé yani, comme quoi était avec le prophète wa sallam, etc je dis je dis ce n'est pas toute personne qui a dit J'ai rêvé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ça veut dire elle a rêvé de lui. Ce n'est pas toute personne qui voit dans le rêve qu'elle a rêvé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ça veut dire elle a rêvé de lui. Pourquoi Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith authentique, il a dit, le shaitan ne peut pas venir dans mon image. Quiconque m'a vu dans le rêve me verra dans la réalité. Donc, Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que le shétan ne peut pas venir dans mon image. Mais ça veut dire quoi mais Ça veut dire que le shétan autre que celle du prophète, et te dire c'est moi le prophète. Un exemple. Si le prophète avait les cheveux noirs et les yeux noirs et il avait une peau blanche, qui allait blanche avec cest à rougeâtre, blanche, avec un peu de rouge. C'est comme quelqu'un qui est blond quand il a froid, la neige est-il, il devient rouge. Il est toujours comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, va nous dire, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. On lui dit, comment il était, par exemple Il dit, je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un avec des cheveux blancs et des yeux verts. Naam et par exemple qu'il faisait 1 mètre 50 alors que le prophète faisait plus car il était ni grand ni petit il faisait peut-être 1m65 à 70 quelque chose comme ça il va nous dire je l'ai vu avec les cheveux blancs et les yeux verts on va lui dire je n'ai pas vu le prophète car s'il va nous dire mais le prophète a dit que Shaitan ne peut pas venir avec euh, mon image on lui dit justement celui-là n'est pas venu avec l'image du prophète a.s. c'est-à-dire que le shétan ne peut pas venir avec la vraie description du prophète s.a.w. ne peut pas venir avec les cheveux noirs, les yeux noirs le teint blanc et la même taille et, les... enfin, et dire c'est moi le prophète il ne peut pas le faire mais il peut venir avec une autre description, une autre image non, une autre image c'est pour ça que Abdullah Abdu'ab Abbas s.a.w. Quand on, quand on lui disait, on a vu le prophète à l'aïssal. Voilà. voilà. Le prophète à l'aïssal. Quand on lui a dit, on lui a dit, ou là on lui disait, ya euh, euh, euh, euh, voilà, explique-nous, on a vu le prophète dans le rêve. Il disait, la première question, il disait à Celui-là n'était pas comme ça. Donc il l'arrête. Il arrête carrément et lui dit non, c'est pas lui. La même chose à Hassan Basri. Quand on lui racontait les rêves, j'ai vu le prophète As-Salaam, il lui dit le moi Il lui décrit d'une autre façon, lui dit non, c'est pas lui. Le prophète as n'était pas comme ça. Non. Remarquez que la sœur a dit qu'elle avait vu le prophète sallallahu alayhi celle qui pose la question elle a dit avec la barbe blanche. Alors pour le prophète sallallahu n'avait pas une barbe blanche. Il avait seulement quelque quoi quelques poils ou quelques cheveux blancs qui se contaient qui se contaient certains disent va on dit 19 qui se contaient mais n'avait pas la barbe blanche par le prophète sallallahu lui-même a vu une personne avec la barbe blanche c'était le père de Abu Bakr dire il a dit pourquoi vous laissez cette personne avec elle عفوا avec les cheveux blancs lui a dit pourquoi vous laissez cette personne avec les cheveux blancs et il nous a ordonné de nous distinguer des juifs et des chrétiens on se distingue de entre autres en quoi on ne pas des on va pas laisser nos cheveux comme ça, blancs, et notre barbe blanche. C'est pour ça que dans la sonnette, il nous faisait beaucoup rire, et qu'une fois, il a entendu quelqu'un dire que sa femme, ou la lui, ou la je ne sais pas, a dit qu'elle avait vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon ami lui a demandé, il lui a dit, décrivez-le moi, comment qu'il était Il a dit, je l'ai vu de, de, de couleur noire couleur noire et et de couleur noire avec les, les cheveux frisés et lui a dit tu n'as pas vu le prophète mais tu as vu peu les peu le grand footballeur, vous connaissez il est noir il a des cheveux frisés Là, tu as tu as dû voir peu des' <rire> donc le prophète pour le voir il faut pour le voir lui pour le voir lui avec sa description c'est pour ça que lessavons dit pour voir le prophète عليه الصلاه عليه le rêve il faut que ou bien avoir vécu avec lui comme les sahaba et leurs enfants ou bien être quelqu'un qui connaît bien ses descriptions être quelqu'un qui connaît bien le prophète عليه d'après les livres de la sunna qu'on est bien comment qu'il s'habillait quelle était la, la couleur de sa peau quel pas il avait ses cheveux est-ce qu'ils étaient lisses ou bien ils étaient crépus et comme ça celui-là peut voir le prophète sallalahu alayhi wasallam si Allah taala lui est dans cette faveur et quoi et يعني et, et voit de lui qu'il a qu'il mérite et qu'il a quoi et qu'il a l'ikhlas c'est pour ça que toutes les personnes qui ne font pas par exemple la prière et toutes les femmes qui ne sont pas voilées, et tous les hommes qui font l'usure, qui font la zina, et qui font... Et vous disent, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa il faut les démentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa pour le voir, il faut vraiment, vraiment, vraiment être yani, rapproché chez Allah, subhanahu al wa sallam. Et pour être rapproché chez Allah, il faut être un pieux et celle qui ne porte pas le voile, et celui qui fume, et celui qui fait du et qui c'est quelqu'un qui est loin d'Allah, comment se fait-il qu'il puisse voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Si, il pouvait seulement voir un des grands savants, il pourrait pas peut-être. Je te demande seulement d'essayer de voir Ibn Taymiyyah dans le rêve, de voir Ibn Qayyim Jouziyyah, ou bien de voir l'imam Nawawi, de voir Ibn Haddad, de voir les grands hadous. Peut-être que toute ta vie, tu ne verras pas quelqu'un de cela. Essaye de voir imam Malek, si tu peux, dans le, dans le songe, ou bien Chef, et bien Ahmed, ou bien Abu Hanifa. Peut-être que tu vivras 100 ans, tu, tu n'auras pas cette faveur. Comment se fait-il Tu verras le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que tu es loin. Alors que tu es loin. La mouh'im, on dit à ce moment-là, et puis, salam faire de cela que euh, un, un bien t'arrivera. Nam. Enfin, pour la personne qui est en DT. Nam et qui s'est rempli de de etc., je lui dis je dis et je donne un conseil à mes frères et à mes soeurs, Surtout à mes frères, Nam euh, mettez, Miti, Miti de l'eau de la entre vos yeux, beaucoup plus que cette dunya. Cette dunya, tu vas, même si elle va t'ouvrir ses portes, ensuite tu vas avoir dans le cœur que tu veux t'enrichir, que tu veux posséder des et les meilleures voitures, et la piscine, etc. Hein? Ensuite, que peut te faire cette dunya Cette dunya peut te te jeter te jeter comme quelqu'un on, on lui donne un coup de pied on jette de la porte et tu vas te trouver seul en endetté chagriné abandonné et peut-être même que la personne peut se suicider c'est pour ça que les savants disent, disent la dunya Ils la font ressembler à qui Ils disent la dounia c'est comme la prostituée. La dounia c'est comme la prostituée. Elle ne reste jamais avec un seul homme. Pourquoi on l'appelle prostituée la femme de la prostituée Parce qu'elle ne reste jamais avec un homme, elle n'est pas mariée comme une femme normale qui a un seul homme. Elle change tout le temps. Tout le temps elle change d'homme. C'est comme ça la dounia. Jamais elle ne reste avec une seule comme ça la dounia. El profet, sallallahu alaihi wa sallam, ha dit dans hadith que Cheikh al-Albani, rahimahullah, ha dit, hadith bon. Il hadith bon. qua dit? Moi, quand je lis ce hadith, vraiment, yani, je le médite beaucoup et j'aime beaucoup ce hadith. Et je le cite beaucoup aux gens. qua dit, sallallahu alaihi wa sallam? Il a dit « Men asbaha wa dunya hammah». Quiconque de vous, na'am, qui, lorsqu'il se réveille le matin, la dunya, c'est tel, yani, un mot, vous savez quoi, c'est tel son souci. Quiconque de vous, qui, lorsqu'il se réveille, il a la dounia c'est son souci, son grand souci. Que va-t-il lui arriver Il a dit, « Chetatallahu » Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va quoi il va lui faire trois choses. Premièrement, il a dit il va lui mettre la pauvreté entre ses yeux. « Je l'ai dit qu'il va lui mettre la pauvreté entre ses yeux. »« il va lui quoi ?»« Il va sa famille qui était unie, etc. »« Il va la lui donner ses yeux. » Et troisièmement, il a dit, et il n'aura de cette dunya que ce que Allah a écrit lui a écrit. Donc le châtiment 2 celui qui ne pense qu'à qu cette dunya et qu'à qu l'argent, qu'à la richesse. Celui-là, il a dit, le premier châtiment, c'est que Allah wa lui fera de sorte que il lui mettra la pauvreté entre ses yeux. Est-ce que vous avez remarqué que les richards, etc., que jamais ils ne sentent qu'ils sont, qu sont tri-milliardaires Et comme ça, jamais quelqu'un ne s'arrête. C'est pour ça que le prophète a dit, il a dit « Men humain ilayshba'an » Il a dit « Deux avides ne sont jamais rassasiés. » Qui Il a dit « Talibu'ilm, celui qui aime la science. » Est-ce quelqu'un qui aime la science religieuse Il peut s'arrêter que J'ai lu les 40 hadiths du Nawawi, oui, j'arrête. c'est pas possible. Jamais tu peux arrêter ça. Il a dit, e Celui qui veut cette dunia. Jamais il ne peut arrêter. Jamais il n'est Dans un autre hadith, il a dit, tu lui donnes une rivière de d'or, il te dit, j'en veux la deuxième. Puis dans la deuxième, il te dit, j'en je veux la troisième. la troisième En mohème, quiconque va faire de la dunya son grand souci, Allah Ta'ala va lui donner trois châtiments. Le premier, la pauvreté entre ses, entre ses yeux. na Et il va lui, comment on dit ça en français, c'est difficile, mais il va lui désunir sa famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche la dunya, il est très occupé. Est-ce qu'il a le temps de s'asseoir avec sa famille, de s'asseoir avec sa femme, avec enfants, de parler avec eux, de discuter, de présenter, d'aller sortir avec eux c'est pas possible. Du matin au soir, les téléphones, ils court les, les conférences, les banques, les je ne sais pas, du matin au soir, il n'a pas de temps d'être avec sa famille. Donc sa femme, je ne sais pas où elle est, ses enfants, ils sont pas, ils savent pas où ils sont, ses, ses filles, ils ne pas où ils sont. Il n'a pas temps. Sa famille désunée. Naam. Et troisième châtiment, c'est quoi? Malgré tout cela et tout ce qu'il fait, il n'aura de la que ce que Allah Ta'ala a écrit. Je continue le hadith. Il n'a pas terminé. Il a dit quiconque va faire nam son souci, c'est l'au-delà. Quiconque va faire de l'au-delà son souci. Le prophète a dit, alors, Allah subhanahu wa ta'ala, un peu de pain, un peu de date, un peu de pain, maximum. Et ils se sentaient les plus riches du monde. Naam. Quand, naam, justement les savants disent, quand vraiment, quand vraiment naam, tu mettras il yani, y a une l'audée là dans ton cœur, et ton grand souci, tu vas voir que quoi, que tu ne chercheras jamais à être quelqu'un de riche, car tu sentiras la grande richesse dans ton coeur tu te sentiras le plus riche en n'ayant rien tu sentiras le plus heureux en n'ayant rien tu sentiras le plus fort en étant très malade et comme ça, subhanallah ça c'est quelque chose d'Allah subhanallah c'est quelque chose de d'Allah qui, qui a été vécu par tous les salafs radiyallahu ta'ala anoum Naam c'est pour ça que le prophète il a dit, il a dit la richesse c'est la richesse du coeur quand ton coeur Allah te fait descendre la richesse tu n'as rien tu vas te sentir toi le plus riche qui a en France alors que tu n'as rien subhanallah l'adim les autres qui ont tout ils vont se sentir les plus pauvres les plus riche les milliardaires ils vont en sentir les plus pauvres ils dorment pas la nuit ils dorment pas la nuit en train de penser comment amasser d'autres d'autres richesses le il va faire de l'ordi la sans souci Allah taala lui donne dans lui faire yani descendre la riz lui regrouper sa famille vous voyez la famille comment qu'elle se regroupe bien se désunis c'est à cause de Est-ce que ton souci, c'est l'akhéra C'est l'autre déla ou là ton souci, c'est la dunya C'est pour ça il a dit, deuxième récompense, il lui unit sa famille. Et la troisième récompense, c'est la meilleure, il a dit, « Wa'atethu dunya ra'kya » ou ra'rima. Il a dit, « Il a cette dounia dont il pense plus à elle, elle viendra, elle viendra vers lui, elle Elle viendra vers lui subhanallah l'azim elle viendra vers lui prosternée elle viendra vers lui prosterner subhanallah l'azim subhanallah l'azim donc tout ça pour dire à cette personne les dettes c'est vraiment difficile le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait des doigts pour que Allah ta'ala ya est loin de lui il est des dettes. Les dettes, c'est comme a dit le prophète Saint-François, il a dit la nuit, c'est des soucis. Et le matin, c'est quoi Le matin, c'est la personne doit se cacher des gens, ils se sont humiliés devant les gens. Quand tu rencontres ton criantier, tu n'as pas payé, tu te sens tout rien devant lui. Tout rien. Alors peut-être tu es mieux que lui. Mais maintenant que c'est lui créancier tu es devenu et, et humilié de, de penser à avoir les moyens pour vivre, na'am, avoir une voiture une maison, malèche mais de ne pas faire des projets pour devenir milliardaire etc. car tout cela ça va quoi ça va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala ça va t'éloigner du din c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans un hadith authentique, il a dit Inna Illa Comme ça, il a dit. Authentifie pas le al-Bani. Il a dit Inna Il a dit les commerçants ce sont eux les pervers. Il a dit sauf ce que l'Allah a accepté. En voulant devenir richard, tu seras obligé de le faire au détriment de ta religion. Au lieu d'aller à la mosquée et écouter un cours, tu as une réunion, je ne sais pas où. Tu dois aller à la banque, tu dois courir à la mairie, tu dois aller dans ta société tu dois, du matin au soir. Est-ce que tu auras le temps d'ouvrir un livre Tu auras le temps d'apprendre un verset Tu auras le temps d'écouter une cassette Ce n'est pas possible. Non. Vis pour ton Odéla. Vis pour ton là Qu'est-ce que tu veux Tu cherches les... Les, les, les, les, les palais. Non. Les grands palais t'attendent demain quand tu, tu, vas, tu vas mourir. Et des efforts pour, pour lui obéir. Allah Ta'ala ne t'a pas dit de, de mourir ici, de ne pas vivre, ne pas t'habiller ne pas avoir une maison, ne pas avoir un climatiseur s'il fait chaud. Il ne pas dit ça. Mais il t'a dit, ne fais pas cette dunia, ne fais pas d'elle des soucis pour toi. La dunia, mets-la dans ta main, pas dans ton cœur. La dunia, mets-la dans ta main. C'est toi qui la commandes. C'est pas elle dans ton cœur, c'est elle qui commande. Maintenant, il dit, ce que cette personne peut travailler dans société mixte, je sais pas ce qu'il a dit. Je dis surtout pour ceux qui sont en France, etc. Quelqu'un peut travailler en France sans être, par exemple, dans une société mixte. Est-ce que c'est possible c'est pas possible. La mixité, c'est pas toi qui l'a voulu. On te l'a imposé. Mais moi, quand je suis dans la société où il y a les femmes qui travaillent, etc., on va voir on va voir, Yannick, c'est quoi mon comportement Non, il y a des gens qui, lorsqu'il y a la mixité, du matin au soir, il est, je ne sais pas, collé à la femme, il est en train de discuter avec elle, en train de rire, en train de plaisanter, en train, en train de faire des blagues, en train de faire des tapes 5, en train de je, je ne sais pas quoi. Il y a celui qui travaille avec les femmes et ne parle avec la femme que quand c'était obligé. Non, il est là avec son travail, le travail terminé, est terminé, c'est à moi, il est commis par chez lui. Non. Celui-là, il est excusé parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Mais celui qui profite de la mixité pour rien yani, y faire, celui-là, bien sûr, il n'est pas excusé. A-t-fadl, Inch'Allah. Naam. As-salamu alaikum. Donc, cher, vous me dites hein, si ça coupe, car lorsque vous donniez les réponses, ça coupait, mais c'était compréhensible, Alhamdoulilah. Mais surtout, si vous comprenez pas les questions, dites-le-moi directement, Inch'Allah. Alors, on passe aux questions suivantes. Question de Oum Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre question concerne les frais que la poste encaisse quand nous envoyons de l'argent en Algérie. Ces frais de poste augmentent avec le montant que l'on envoie. Non, c'est le pas le cher. Non, mais c'est pas le talk Donc, ces frais de poste, augmente avec le montant que l'on envoie. Par exemple, pour 10 euros, la poste encaisse 1 euro. Et pour 100 euros, elle encaisse 10 euros. Ces frais sont-ils à considérer comme des intérêts dans ce cas Et est-il donc licite d'envoyer de l'argent par mandat Barakallahu fekoum wa jazakoum khairan. Question anonyme. Un frère demande, il veut, il veut faire la hijra, il a les moyens de la faire et tout ce qu'il faut dans ce pays musulman, maison voiture etc. Cependant sa femme ne veut pas le suivre sous prétexte qu'elle n'est pas prête et que ce sera trop difficile pour elle de quitter la France. Que doit-il faire Patienter et lui faire Nasiha, bien que cela soit difficile l' dit et faire la gira car elle lui a dit moi nous avons entendu quoi cher la première question est ce que vous l'avez entendu cher est- ce que vous entendez une charle là fait là ce que tu m'entends Cher, est-ce que vous m'entendez ah, Alhamdoulilah. Cher, est-ce que vous avez entendu la première question Sur la poste. Ah, donc j'aurais je répète la deuxième, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Un frère demande. Il veut faire la hijra. Il a les moyens de le, de le faire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 Donc, troisième question Inch'Allah Question de Oum Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir J'invoque Allah le tout miséricordieux, le majestueux de vous préserver de tout mal et de vous rajouter de sa science Pourriez-vous shir, s'il vous plaît, nous donner le char de ce hadith Le hadith de Omar ibn al-Khattab r.a Pourriez-vous m'éclairer, Azzaq Allah khairan <rire> wa hayyakum rahman? Une question anonyme inshallah. En fait, c'est pas vraiment une question, cher. Assalamu alaykum. Barakallahu fikoum. Je vous ai envoyé un mail à nouveau sur ma situation isolé entre des kuffar et divorcé. J'ai mis dans le titre que je suis la sœur de Paltalk qu'Allah ta'ala vous récompense pour vos efforts dans la dava salam alaikum donc ça c'est la sœur chère de, de Merkroji qui vous avait demandé par rapport au mail pas je pense pas que c'était la sœur la sœur dont là aura pas parlé c'est l'autre sœur que je vous avais donné l'adresse elle demande toujours sa réponse inch'Allah donc question suivante question de Abu Hamza. Assalamu alaykum. à vous dire que vous que je vous aime au nom d'Allah pour le bien que vous faites à, à J'ai fait un songe il y a pas longtemps dans lequel je me trouvais en face d'un miroir et que je répétais la ilaha illallah et chaque fois que je répétais cela, je voyais une lumière dans mon visage qui augmentait de plus en plus. J'aimerais à voir si possible une explication barakallahu afikum wassalamu alaykum donc dernière question inch'Allah question 2 c'est Sabil assalamu alaykum sheikh hana qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez ma question est la suivante pouvez-vous m'expliquer est-ce que les du'as peuvent changer notre destin ou éloigner une chose mauvaise qui aurait pu nous arriver dans l'avenir malgré qu'Allah exalté le soit-il a tout écrit 50 000 ans avant notre création Barakallahu fikoum shikhana pour votre réponse Wa hayyakoum Allah Atfadar shikh Je rajoute Inch'Allah Euh, le frère la dernière fois vous avez envoyé euh, on avait lu une question sur une société de, de transport qui, qui travaillait pour de la sous-traitance et vous aviez demandé donc au frère de vous l'envoyer par mail par mail pour euh, pour mieux relire la question et la comprendre Inch'Allah donc le frère dit qu'il vous a envoyé la question et donc il aimerait savoir tout simplement si vous aviez la réponse Inch'Allah et surtout si vous avez vu le mail Jazakumullahu khairan, shafiq. Salamu alaikum. Muslim, fes saut? Muslim. Alhamdoulilah. Regarde la troisième question. Tu as parlé de... Naam. Les hadiths qui zahma, une belle meurt pouvait demander, je sais pas, qui de divorcer. Mais il n'a pas cité le hadith. C'est quel hadith? Qu'est-ce que... Est-ce que tu as un hadith Je n'ai pas entendu. Oui, donc Je pense qu'elle a mis la partie de la hadith. Donc, je, je reprends sa question, Inch'Allah. Hmm. Oui, elle a dit le hadith de Omar Ibn al-Khattab, lorsqu'il a dit à son fils de divorcer sa femme alors qu'il l'aimait, malgré qu'il l'aimait. Voilà, c'est ce qu'elle a, ce qu a dit à propos du Hadith al-Shir. da l Pour la première question, pour les frais et de poste. Pour les frais de poste, non, ça n'a rien à voir avec l'usure et les intérêts. Ça n'a rien à voir avec l'usure et les intérêts. La poste, poste n'est pas obligée qu'elle t'envoie ton argent d'ici vers je ne sais pas où, vers les états unis ou je ne sais où, elle n'est pas obligée qu'elle fasse cela gratuitement. La poste, pour qu'elle te fasse cela et t'envoie ton argent par avion, ou là, par bateau, ou là, par je ne sais pas où, hein, elle doit payer bien sûr. Et toi aussi, tu dois payer cette transaction. Et ça, bon, dit, ça n'a rien à voir avec quoi Ça n'a rien à voir avec les intérêts. C'est quelque chose même, que tu payes pour le service qu'il te vend. Comme ça disent les savants. Taïeb. Pour, pour euh, la femme ou la pour l'homme qui a dit que sa femme ne voulait pas faire hijra, etc. Est-ce qu'il patiente avec elle ou là il a divorce Maintenant c'est à lui de, de voir. S'il est prêt, il a les moyens de faire la hijra comme il a dit et il est sûr de sa femme que c'est pas le genre c'est pas le genre yani qui peut revenir sur ses décisions si c'est le genre qui a dit c'est pas la peine de me parler de la hijra c'est impossible dans ce cas il lui dit salam alaykoum tu es divorcé et il part. na mais il va faire la hijra il sauve sa peau et il se marie ici ou là il ramène une autre avec lui mais si c'est le genre c'est lui qui connaît sa femme Nous, la connaît pas. Il sait que sa femme, c'est le genre un peu têtu, un petit tu mais il peut la convaincre avec en lui parlant gentiment, en lui faisons des cadeaux, en lui faisant ceci, pour épancher son cœur. Dans ce cas, il patiente un peu, jusqu'à ce que il réussisse à la convaincre. Pour le hadith de Abdullah bin Omar, qui a dit, là où il est dit que euh, ro qui est son père lui a demandé qu'il divorce sa femme il a demandé à son fils euh, abdullah abdullah qu'il divorce sa femme et que le pro et que abdullah est allé voir le prophète pour lui dire voilà ce que m'a dit mon père et que le prophète lui a dit obéé à ton père c'est à dire divorce cela et il l'a divorcé malgré qu'il l'aimait. Les savants ont dit, savants dit, hein? comme l'imam Ahmed aussi a dit, l'imam Ahmed, quelqu'un lui a dit, lui a dit, si mon père, si mon père me demande de divorcer ma femme, est-ce que je lui obéis, c'est-à-dire, comme a obéis Abdallah à son père Omar Rukhtab, que lui a répondu l'imam Ahmed? Il lui a dit, naam, tu lui obéis si ton père est comme Omar Rukhtab. Naam. Si ton père et comme Omar ibn Khattab Q.B. c'est-à-dire si ton père te demande de divorcer ta femme et que c'est quelqu'un qui a demandé à son fils de se séparer de sa femme à cause à cause que il veut du bien à son fils et il a peur que puisque son fils aime beaucoup sa femme que c'est sa femme qui va le commander tira et qu'il va s'éloigner d'Allah Azza wa Jall et risque d'entrer en enfer Dans ce cas, on obéit à son père. Mais si ton père te demande de faire du tort à ta femme et de la divorcer alors que c'est la femme la plus pieuse, la plus gentille, la meilleure, meilleur comportement, et tu dis divorce là tu lui dis non mon père, je ne divorce pas, je fais pas de mal à une personne qui n'a pas fait de mal. Femme, au contraire, c'est elle qui met dans le digne, c'est elle qui se sexe. Bon, quand j'ai dit comme ça, ça veut dire que ce n'est pas obligé que tu le dises comme ça à ton père pour ne pas le vexer pour ne pas hein? mais dans le cœur c'est comme ça que tu réfléchis si ton père est comme Omar le tu lui obéis s'il n'est pas comme lui c'est autre chose reste la quatrième question sur le miroir je n'ai pas comprise si c'est possible tu la répètes inshallah ta'ala تفضل je la répète inshallah et la personne qui a, qui a posé la question sur le mandat et la poste demande si la somme qui est demandée par la poste augmente par rapport à la somme envoyée en Algérie en algérie ou dans un autre pays. Est-ce que la réponse reste la même C'est-à-dire 1 euro sur 10 euros et 10 euros sur 100, 100 euros. demande si la réponse est la même. Et donc la question sur le miroir.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 comme je l'ai dit une fois je le redis aujourd'hui ce n'est pas tout ce qu'on voit dans le songe que ça ça doit avoir une interprétation c'est pour ça que beaucoup de gens trompent beaucoup d'autres quand ils viennent par exemple à la télé et qu'il y a une chaîne spécialement pour interpréter des rêves au point où tout ce que tu dis tout ce que tu fais dans le rêve il a d'après eux Une interprétation. Non. Si tu as un, un, levé le, le petit doigt, celui avec lequel on fait tes shahoud, l'index, ça a une interprétation. Si c'est le celui du milieu, c'est une autre interprétation. Si c'est le quatrième, une autre interprétation. Si c'est la main gauche, c'est une chose. La main droite, c'est l'autre. Si tu as mis ta main sur la tête, ça veut dire telle chose. Si tu l'as mis sur ton nez, autre chose. Sur ta bouche, autre chose. Autre chose subhan allah la la il faut pas exagérer si on rêve d'aubergine voilà <rire> il faut pas exagérer si on rêve d'aubergine c'est ça si on rêve de d'orange c'est ça de fraise c'est ça de de d'harjoun je sais pas quoi de courgette non il faut pas exagérer il faut pas exagérer hadom saikin ce sont des gens qui ne connaissent rien dans le din qui يعني qui tombe dans cette arnaque Et ils disent wallah oh c'est vrai hein. non tout ça ce n'est pas vrai Le vrai rêve, c'est celui qui se base là, sur le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Ça doit avoir des bases sur la Coran et la Sunna. Sinon, celui qui interprète comme ça sa tête, c'est facile. Donc, je vais prendre une chaise, je vais m'asseoir devant la porte de ma maison. Celui qui passe, je interprète mon rêve, son rêve comme je veux. Et je prends, non, c'est pas comme ça. Une fois, il y avait un savant qui interprète beaucoup les rêves. Regardez d'abord, d'abord, pourquoi pourquoi le, le, le, le roi, ou la, le, la grande personnalité, non, le roi, pourquoi, dans ce so Youssef, il a demandé, est-ce qu'il y avait des gens qui interprétaient Non, il a demandé, il a employé le mot, qu'est ce qui quel t il employé Il a employé le mot, le toi Vous avez remarqué Eftoni c'est ce qu'a dit le Coran donnez-moi une fatwa dans mon songe, fatwa ça veut dire quoi la fatwa, qui peut donner une fatwa n'importe qui pourquoi Yusuf pourquoi quand il parlait aux gens yani, des faveurs que Allah lui a donné il a dit entre autres entre autres il m'a appris comment interpréter les rêves Donc ce n'est pas n'importe qui qui peut interpréter les rêves Le hadith se trouve dans le Bukhari. Une fois le prophète Quand il était assis comme ça Chaque matin Il aimait qu'on lui racontait des rêves pour les interpréter Une fois il a dit Est-ce que quelqu'un de vous a vu quelque chose Quelqu'un a dit oui moi j'ai vu Quand il a, il a cité Qu'est-ce qu'il a vu Abu Bakr Seder a demandé la permission il A dit ya Rasulullah Laissez-moi que ce soit moi qui interprète i lui a dit, alaihissalvallahu alaihi interprété. Qu'a dit le prophète, alaihissalvallahu alaihi wa lui a dit, tu as dit certaines choses justes, et certaines choses, tu as dit fous. Subhanallah l'adim, Abu Bakr, l'homme le plus pieux du monde, le plus savant du monde, celui qui a la deuxième place a pris tous les messagers. La deuxième place, quant au rapprochement euh, d'Allah, subhanallah wa ta'ala. Celui-là, il s'est trompé dans certaines explications des rêves. Qu'en est-il les autres Qu'en est les autres Il y avait un savant, un savant Il était assis avec quelques gens Une personne est rentrée Elle a dit, alaykum, alaykum Elle a dit Au savant je voudrais Que vous m'expliquiez mon rêve Dans le rêve j'ai entendu Le savant lui a dit Je t'annonce la bonne nouvelle Que bientôt, Inch'Allah Ta'ala Tu vas faire le hajj Notre il lui a dit merci khair, khair. Il est parti Un quart d'heure après Il et rentré une deuxième personne Chez le savant Elle voudrait que vous l'interprétiez Il lui a dit qu'est-ce que tu as vu Il lui a dit dans le songe J'ai entendu l'adhan J'ai entendu l'adhan dans le songe Exactement, ça dit comme la première personne Le savant lui a dit Crane Allah subhanahu azzawajal et va faire la tawbah avant que tu ne meures. Crane Allah azzawajal et va faire, va faire la Touba avant que tu ne meures. L'autre il lui a dit jazakum lau khayran et il est parti. Les gens qui étaient assis avec nous avant se sont étonnés. Ils ont dit subhanallah deux personnes sont rentrées chez vous avec seulement quelques minutes de différence ils avaient le même songe et vous n'avez pas donné la même réponse. Au premier, vous avez annoncé la bonne nouvelle. Et le deuxième, vous l'avez mis en garde. Contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Il a dit, na'am, je vais vous expliquer. Le premier, quand il est rentré chez moi, il m'a posé la question. J'ai vu, comme ça, son apparence, comment qu'il était habillé, la bonne odeur qu'il avait, sa façon de parler. J'ai su que c'était quelqu'un, il de, de propre, quelqu'un de pieux apparemment. Alors quand il m'a parlé de, de, de Aden dans le rêve, ça m'a rappelé le verset où Allah Ta'ala dit à Ibrahim adzin finnas, adzin et fait le Aden yani, appelle les gens au hajj donc le, le hajj l'appel pour le hajj. Il a dit donc je vais annoncer la bonne nouvelle et le deuxième quand il m'a posé la question et j'ai vu comment qu'il était dans son apparence très sale, avec une mauvaise odeur c'était quelqu'un ça se voyait, c'était quelqu'un qui est vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala alors ça m'a rappelé le verset dans sorte Yusuf où Allah ta'ala a dit et quelqu'un a fait appel a fait l'adhan et vous les, les, les, les, les gens là vous êtes des voleurs il a fait l'adhan il a fait appel que vous êtes des voleurs il a dit alors je lui ai dit crains Allah subhanahu wa ta'ala et va faire tauba donc euh, remarquez comment subhanallah le même songe comment que son interprétation a changé yani, d'après les personnes et d'après bien sûr comment qu'ils sont, est-ce qu'ils sont des gens de bien des gens de mal et comme ça je dis à cette personne que je ne suis pas quelqu'un qui explique les rêves, mais je lui dis que puisque tu as vu et entendu dans le rêve, le mot ou la phrase la ilaha illallah ou bien lahu akbar ou bien des choses que, que, que, qui, sont, Allah, wa qui sont des choses bien ensuite tu as vu une lumière nord qui est aussi quelque chose de bien je pense ou Allah wa ta'ala que yani, ton, ton islam c'est yani, va, va yani, s'agrandir ta foi va grandir yani, tu vas peut-être yani, apprendre encore des choses la science, la lumière ça rapport avec le din quelque chose de bien bi idnillahi subhanahu alza enfin pour la dernière question la personne qui a dit est-ce que les douas peuvent changer le destin alors que le destin a été écrit il y a 50 000 ans avant que Allah ne crée les cieux et la terre Chère, une personne me rappelle en PV, qu'il faut mettre en garde contre le livre. Jezak Laukheran, Barak Laufik. Barak Laufik m'a fait cette remarque. Il y a un livre qui est très connu, chez nous, chez nous et chez vous aussi, en France et partout, qui s'appelle Les Interprétations des rêves de ibn Sirin. Je voudrais vous dire que les savants ont dit que ce livre n'est pas vrai. C'est un livre faux. Ce n'est pas Ibn, Ibn Sirin qui a écrit ce livre. Comme ça disent les savants. Ils disent c'est un livre qui a été écrit spécialement à, à but lucratif. Pour faire rentrer de l'argent, c'est tout. Na Et peut-être même que c'est un juif qui l'a écrit. Personne ne sait quelle est la vraie personne qui a écrit ce livre. Mais les savants sont unanimes par dire, pour dire que ce n'est pas Ibn Sirin qui l'a écrit. Donc celui qui lit ce livre et interprète les, lèvres, les rêves celui-là il perd son temps il perd son temps et il s'égare et il égare les gens en leur disant si tu as vu ça, ça veut dire c'est ça tu as vu ça, ça veut dire c'est ça, il égare les gens alors que c'est pas vrai non. donc je disais il y a un hadith Sahih al-Bukhari qui dit que Allah Ta'ala a tout écrit dans la tablette préservée 50 000 ans Avant qu'il ne crée les cieux et la terre. 50 000 ans, imaginez, Avant qu'il ne crée des cieux et la terre, Allah Ta'ala avait tout écrit. Comment se fait-il maintenant Il y a un hadith authentique du prophète, qui dit que les douas, les invocations, peuvent changer le destin. Le hadith a dit, s'il y a quelque chose qui peut changer le destin, c'est la doua. C'est un hadith authentique. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction apparemment dans nos têtes dans nos cœurs nous les faibles nous les ignorons on va dire il y a une contradiction mais chez Allah Ta'ala et chez les savants il n'y a pas de contradiction car quand ça vient d'Allah Azzawajal il n'y a jamais de contradiction donc comment qu'on va concilier entre les deux on va dire lorsqu'Allah Azzawajal a écrit il y a 50 000 ans dans la tablette préservée. Non? Il a écrit aussi que telle et telle et telle personne allait faire des douas. Et que, si ce n'était pas les douas de telle et telle personne, il serait arrivé autre chose. Donc, Allah Ta'ala a écrit dans la table préservée quoi que il allait donner un accident à telle personne le 17 janvier 1990, mais que, sachant que cette personne allait faire des do'as que Allah Ta'ala lui a fait éviter cet accident donc c'est écrit 50 millions ans que cette personne a allé faire des do'as et que par conséquent ces do'as qu'elle a fait ont été la cause pour changer le destin et l'éloigner, voilà comment qu'un sunna al-jamah comprenne à fond et concilie entre les deux c'est pour ça que moi et toi on n'a pas vu que ce que Allah Ta'ala a écrit pour nous dans la tablette préservée. C'est pour ça qu'on va faire des doigts. Jours et, jours et nuit, on fait des doigts. Non, parce qu'on sait pas ce que Allah Ta'ala a écrit. C'est pour ça on va faire des doigts. Et pour que yani, Allah Ta'ala refoule de nous et éloigne des choses qui peut-être aller nous arriver. C'est pour ça il y a un hadith authentique du prophète qui dit que lorsque lorsqu'Allah Ta'ala décrète quelque chose, décrète par exemple un malheur, qui va descendre du ciel, et que la personne fait des douas, il a dit, la doua monte vers le ciel, et le décret d'Allah descend du ciel, il se rencontre au milieu, au milieu du ciel, et il commence à se battre comme ça, se battre, je sais pas comment on dit en français le mot, il a dit, ils vont rester comme ça, à se battre jusqu'à Yom Al-Qiyama, c'est-à-dire que la doua va empêcher, se décrît qu'il descende le décret d'Allah. Pourquoi Parce que Allah a écrit il y a 50 millions que tu as faire cette doa, il savait et que le hamdoullah t'a donné cette faveur que tu puisses avec ta doua empêcher le décret qu'il descende. N'am. Enfin pour la dernière personne qui a parlé du mail et me demande si j'ai lu le mail son email, je lui elle, elle demande si j'ai si j'ai lu, je lui renverse la question. N'am, je lui dis c'est à toi de voir si tu as vu mon email ou pas. Parce que moi, je t'ai répondu en te posant une question. Je t'ai répondu en te posant une question et tu ne m'as pas répondu. Voilà, donc la balle, elle est chez toi bi'idin lai ta'ala. Naam, cher, vous parlez de, de quel mail? Le mail de la soeur ou là le mail pour la, la société de transport? Quel mail, cher? Fadda, cher. Je parle de la société de transport. La société de transport. La soeur, je lui ai répondu. Je parle de la so société de transport. il m'a posé une question. Je lui ai répondu par une question. C'est possible que quelqu'un nous pose une question et qu'on lui réponde par une question. Le prophète s'assume lui-même. Quelqu'un lui a demandé. Il lui a dit, c'est quand la fin du monde. Il lui a, il lui a répondu par une question. Il lui a dit, et que lui as-tu préparé Vous voyez la réponse une question c'est quand la fin du monde réponse que lui as tu préparé la même chose ici la personne m'a envoyé une question je lui ai répondu pas une question quand elle me répondra à ça ma question je lui répondrai à sa question vous comprenez s'il répond à ma question je lui réponds à sa question s'il répond pas à ma question je lui réponds pas à sa question naoulah c'est clair Naam, cher, il dit qu'il a répondu à votre question. Il a dit, vous lui avez demandé s'il était chauffeur, et il a répondu, Naam, je suis chauffeur poids lourd. Très d'âge, cher. Naam, dis-lui qu'il a répondu qu'il était chauffeur poids lourd, mais il m'a pas répondu chez moi. Il a dû écrire à une autre personne. Dis-lui, chez moi, Naam, j'ai bien vérifié, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse de sa part. Peut-être il a écrit, je ne sais pas qui a... a Citez-moi un imam de chez vous là-bas. Peut-être qu'il a écrit là-bas. Chez moi, il n'y a pas de réponse. Mais maintenant, je viens d'apprendre par toi qu'il a dit qu'il était chauffeur. Donc je lui répondrai, incha'Allah, demain. T'es façade. Ou alors... Ou alors, laissez-moi répondre maintenant. Vous, vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Alhamdoulilah. Donc, dis, dis à cette personne, si tu rencontres cette personne, vous laissez aller en train de m'entendre. Dis-lui, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a aucun problème qu'elle travaille dans la société où elle m'a cité ici comme chauffeur. Dis-lui, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a aucun problème de travailler bi-idhnillah Ta'ala. Fadda. Donc on va vous lire la suite des questions, inchallah. Alors donc c'est Omar um, Abdelrahman 69. Salam aleykoum chef, un frère a des problèmes de couple. D'un an à moi, il s'est disputé avec son épouse et il lui a lui a demandé de quitter le, le domicile conjugal. Inchallah chef, on entend bien inchallah. Il y a du son insomma. Je poursuis. Alhamdulillah. Donc on veut pas de bazin inshallah. Salam alaykoum cheikh, un frère a des problèmes de couple. Dernièrement, il s'est disputé avec son épouse et il lui a dit lui a demandé de quitter le domicile conjugal. Mais maintenant la famille de la femme souhaite une réconciliation. Cependant, la mère du frère lui est interdit de retourner chez lui car elle, elle est énervée contre son épouse. Elle prétend qu'elle lui a tenu des propos durs à son égard. La question est la suivante. Doit-il oublier à sa mère ou tenter de sauver son mariage sachant, sachant qu'ils ont deux enfants non. Deuxième question, Chir, celle de Nimoula. Salam alaykoum. Est-ce que une personne non musulmane qui se rend à la mosquée pour découvrir pour découv Est-ce qu'une personne non musulmane qui se rend à la mosquée pour euh, peut découvrir se découvrir la question est mal formulée et on a dit je sais pas combien de fois, il faut toujours revenir dix fois pour dé découvrir doit porter le hijab et avoir les ablutions Euh, une question incompréhensible donc voilà donc la personne elle est non musulmane elle se rend à la mosquée euh, peut-elle se découvrir ou porter le hijab ou avoir des abusants je n'ai rien compris voilà je pense à une autre question cher salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh peut-on travailler dans un laboratoire où je travaille dans la, dans la viande non halal pour nourrir les animaux troisième question cher Tazerruti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum l'akhirapura. Qu'à la vous accorde... donc... vous accorde la compagnie du Prophète salallahu Quelle est la hikmah pour une femme qui a eu ses premières menstruts très tard, à 16 ans, et qui étant dans l'ignorance pensée à cet âge-là qu'elle n'était pas obligée de jeûner donc elle jeûnait mais pas tout le temps mais pas tout le mois de ramadan alors qu'elle était capable de le faire comment doit-on euh, donc faire doit-elle rattraper et comment euh, et comment car elle, elle ne sait pas elle ne sait plus du tout combien de jours elle a manqué ces années avant ses 16 ans une seule question on s'en va Une sœur demande, pouvez-vous pouvez- vous nous redonner l'avis sur le fait que les pertes blanches animent ou pas les ablutions Donc Je vais venir à la dernière question, Inch'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question est de l'Om al-Nasara. Voilà la question d'une sœur. Elle voulait savoir, est-il vrai que lorsque l'on meurt, on peut être enterré n'importe où c'est à dire même dans un sémetière chrétien ou bien juif car elle a entendu dire que cela n'avait pas d'importance puisque l'on n'est pas responsable des actes des personnes enterrées à côté de nous ceci est il vrai doit-on être doit-on être obligatoirement enterré avec les musulmans par que là on fait comme et comment vous allez rendezvous Je d'alliers utilisés les médecins inshallah avoue de voilà de répondre là-bas avant cette question tu avais posé une autre. Non. Qu'est-ce que tu avais dit dans l'autre Je crois même si je me trompe pas wallahu aalam si j'entends bien tu avais dit une question de um sana je crois. Qu'est-ce que tu avais dit Les ablutions la question tu as dit تفضل c'est une question de ça et elle, elle parle des, des, des pertes blanches elle dit c' pas et mais qu'est ce que qu'est ce qui est ce qu'ilsannument ou pas les, les ambitiontions vous avez compris, france euh, vous avez compris la question comme ça je vous laisserai répondre aux autres questions seulement soit pas bien sûr Non. pour la première question pour la première question je conseille à cet homme de faire son possible pour ne pas quoi pour ne pas disperser sa famille donc ce n'est pas à cause de quelques propos que son épouse a tenu à sa mère que ça veut dire que là s'il va yaannée se désavouer de, de, de son épouse et jeter ses enfants, je ne sais où, mais qu'il essaie de joindre entre les deux. Si sa mère n'accepte plus ou n'accepte pas cette cette épouse, qu'il reste avec elle en cachette de sa mère. Il n'est pas obligé qu'il habite avec son épouse chez sa mère. Il va louer un appartement, je ne sais où, et hein, il reste avec son épouse et ses enfants pour ne pas <cười> faire de, de, de problèmes à ses enfants. car Maintenant, s'il va divorcer... Ensuite, يعني premièrement, il va faire du tort à sa femme et deuxièmement, ses enfants vont vivre sans lui avec un père divorcé et C'est vraiment difficile, il va les perdre. Non. Taïeb, pour la deuxième question, tu as dit que tu n'avais pas compris. Je crois que la personne dit est-ce que c'est est-ce que c'est permis à une personne mécréante de rentrer dans une mosquée non, à condition si elle fait par exemple des ablutions ou bien si elle se met elle se voile ou là quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça la question. Allah subhanahu wa ta'ala a'alam. Les savons disent le kèfir n'a pas le droit de rentrer à la mosquée si c'est la mosquée Al-Haram. Vous connaissez la mosquée Al-Haram, ah, qui se trouve en Arabie Saoudite. Il dit celle-là, il y a un verset clair qui interdit à tous mes mécré, créants d'y rentrer. Ils ont dit à part Al-Haram, à part la mosquée Al-Haram, si c'est une autre mosquée, en France, en Algérie, en Tunisie, le mécréant a le droit de rentrer si c'est si dans le but de vouloir يعne, faire comprendre l'islam. S'il a dans le but, il commence à chercher l'islam, il veut rentrer pour voir comment ça se passe, comment qu'ils font la prière, comment ceci, comment cela. Peut-être que, peut-être que ça va susciter en lui, un quoi Un amour vers ce ou là, ça va allumer en lui une flamme, ou là, une étincelle qui le poussera à attester son islam. Ils ont dit, c'est permis. C'est quoi le délire Le délire, c'est qu'autant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de kuffars venaient, est rentrée dans sa mosquée et il restait même des jours et des jours. Certains d'eux rentraient dans l'islam et les autres ne rentraient pas et il n'aura pas interdit de rentrer dans sa mosquée. Avant bien sûr qu'il allait s'en sortir. Le deuxième délile, ne m'entendez pas, non, vous m'entendez pas, et ensuite il a relâché ce kafir, ensuite ce kafir est parti loin et est revenu. Il a dit Je suis venu je suis venu attester n'a la ilaha illallah muhammad rasoulullah. Il a dit quand j'étais chez vous ici, j'ai pas voulu l'attester pour que ça soit pas hypocrisie ou la par peur de vous. Mais quand vous m'avez relâché, je suis parti, je suis venu vous annoncer que voilà, je suis rentré en islam. Et le troisième dalil c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a attaché shaitan. Vous connaissez le, le hadith. Il a attaché le shaitan et lui a dit si ce n'était que yani mon frère Suleyman a demandé à Allah ta'ala que personne ne devait avoir le même règne que lui, sinon je t'aurais attaché ici jusqu'au matin jusqu'à ce que les enfants viennent te frapper. Alors que le shaitan il est aussi kaffir et il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si le mécréant veut rentrer dans la mosquée par curiosité, pour filmer et pour, je ne sais pas quoi, faire des... des, des diapositives ou bien, je ne sais pas quoi, pour filmer et pour remplir son album, m'échallah, son album. Il va regarder, regardez comme la mosquée est belle, regardez sur ci comme il est beau, regardez comme euh, cette cette faïence, elle est belle. Tout ça, même, ne laisse pas rentrer. Mais si là, il y pour euh, essayer, il pour... Euh, Comprendre pour Rada, c'est autre chose. Pour <coughs> la personne qui a dit qu'il travaillait dans un abattoir. Je lui dis. Ensuite, elle dit pour donner cette viande à des animaux, etc. Je lui dit comment tu peux travailler dans un abattoir où on abat des animaux. On les abat pas avec la charia On les abat avec l'électricité. On les abat avec... Euh, Euh, des coups de massette etc non. comment tu peux travailler là bas voilà donc la réponse pour la quatrième personne <coughs> qui a dit que elle ne sait pas combien de temps elle a mangé combien de jours elle a mangé elle était ignorante elle ne savait pas ici je lui dit si tu peux' non, la viande pour les animaux ça mais c'est quelle viande la viande de quoi la viande de porc la viande de qui quel animal wa deuxièmement comment il est abattu cet animal et na cet animal comment il est abattu vous comprenez est- ce que le prenom prennant le osmo prenons le'âne prenons l'âne le... le... est ce que j'ai le droit de prendre une massette et de frapper l'âne sur la tête pour qu'il tombe après je le découpe et je le donne aux animaux la viande elle- même si l'animal meurt de lui-même, la viande elle-même est halal pour les animaux. Car l'animal, l'animal, yani, ne, ne connaît pas le halal et le haram. C'est pour ça que le prophète, wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Dawoud, est authentifié par Cheikh l'Albani al dans Sahih Abu Dawoud, que euh, les, les sahaba dans un voyage, ont mis ont mis dans des, des grandes... Dans des, comment on appelle... Euh, des marmites, dans des grandes marmites, ont mis euh, des ânes, des ânes, hein, pour les manger. Ils ont fait cuire de la viande de l'âne. Et l'âne, auparavant, n'était pas interdit Dans les débuts de l'islam, l'âne n'était pas interdit Ensuite, ce jour-là, alors qu'ils étaient en train de faire cuire l'âne, le prophète a dit, il a dit, « N'est-ce pas que la viande d'âne, l'âne, à partir d'aujourd'hui, est haram ?» et reste la reste l'antsophage qui est halal l sauvage c'est qui c'est le zèbre celui qui a des rayures en noir et en blanc lui là c'est aussi yaman vous avez remarqué qu'il a une tête d'âne il a dit celui-là c'est qui c'est halal on peut manger le zèbre mais on peut plus manger l'âne alors confis en fait les sahaba ils ont tout déversé ont tout déversés et cette viande là qui était déversée ils l'ont donné aux animaux Donc c'est permis de donner quelque chose de haram à un animal. Mais que ce soit toi qui tue cet animal d'une façon qui, qui n'est pas permise, ou de tuer sans raison, cette chose n'est pas permise. Allah subhanahu wa ta'ala mais si tu peux et tu si tu veux et tu peux euh, de demander cette question à quelqu'un qui connaît mieux que moi fais-le incha'Allah ta'ala et dis-nous qu'est-ce qu'il qu qu te donne comme réponse. Pour la personne qui a dit qu'elle n'avait pas jeûné beaucoup de, de temps quand elle était jeûnée, etc., on lui a dit « Si tu peux, si tu peux rattraper quelques jours en faisant des calculs toi-même à peu près, des calculs approximatifs et rattraper, tout clair, Allah, subhanahu wa ta'ala. » Si tu ne peux pas, le hadith, que dit-il Le hadith dit que la tauba annule ce qui l'a précédé. Si tu as fait maintenant une taouba, une vraie taouba, un vrai recul, alors... Fais quoi Fais des jours surérogatifs. Jeune, le lundi et jeudi. Jeune 13, 14, 15. Jeune tessois à Achora. Et comme ça, pour les pertes blanches, j'ai dit plusieurs fois que la vie le plus juste, c'était que <coughs> ce n'était pas de la souillure. Ce n'était pas de la souillure. Reste Est-ce que ça annule les ablutions ou pas Est-ce que ça annule les ablutions ou pas Certains ont dit ça annule comme Shikhi Fouzan, mais certains ont dit que ça n'annule pas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Enfin, pour la personne qui a dit que, on lui a dit que c'était pareil, d'être enterré parmi les juifs, les chrétiens, ou parmi les musulmans. la réponse Cette chose qu'on t'a dit, mon frère ou la ma soeur, est vraiment une chose fausse. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de nous éloigner des mécréants aussi bien vivants que morts. Vivants que morts. Vivants. En nous obligeant à faire la hijra. Et cela implique que lorsqu'il t'oblige à faire la hijra, ça veut dire que tu vas mourir dans un pays musulman. C'est pour ça que Quand quelqu'un meurt dans un endroit, il est de la sunna de l'enterrer dans la même ville où il est mort. S'il meurt, par exemple à Alger, on l'enterrera, on ne le prend pas à Blida. S'il meurt à Blida, on l'enterrera à Blida, on ne mène pas, on ne le prend pas à Oh. Pour l'enterrer, ils ont dit sauf pour que il sait loin du le grand imam le grand imam ibn taymiya ali rahmatoullah dans le al fatawa on lui a posé la question suivante on lui a dit une chrétienne mariée à un musulman est morte avec un bébé dans son ventre un bébé de 6 mois ou de 7 mois dans son ventre les deux sont morts est-ce que on va l'enterrer Dans un, pays, dans un cimetière de koufars elle c'est une kafira ou bien on va l'enterrer dans un cimetière de musulmans puisque son fils dans son ventre, là son enfant est musulman maintenant si on va l'enterrer dans le cimetière des koufars on va faire du tort à son fils son enfant, pourquoi il est musulman Qu'est-ce qu'il fait là entre les kofars Et si on va l'enterrer, elle, dans un cimetière de musulmans, on va lui faire du tort à qui il y a l'islam. Pourquoi Parce que elle c'est une kafira. Qu'est-ce qu'elle fait là parmi les musulmans Donc, pour, vous, pour que vous compreniez que le musulman doit être mis avec les musulmans et les kofars avec les kofars. Qu'a répondu Cheikh l'Islam, et ce qui prouve bien sûr que yani, c'était vraiment un grand savant Il a dit on va l'enterrer ni dans un cimetière musulman ni dans un cimetière de kofar. On va chercher un endroit comme ça, isolé et on met en mettant son dos, son dos à elle vers la Qibla. Il a dit, on va l'enterrer ni dans un cimetière de kofar, ni musulman mais dans un endroit isolé une montagne ou là, je ne sais pas où on va l'enterrer en faisant de sorte que son dos, son dos à elle, soit vers la Qibla. Pourquoi ça, proxigne, ça prouve aussi que c'était un grand savant. Il savait, déjà autrefois, il y avait pas de science, etc. médical, et il savait que le bébé, quand il est dans le ventre de sa femme, il a quoi Il a sa tête tournée vers, vers le dos de la femme. Beaucoup de gens croient que, en voyant la femme enceinte, que le bébé à nice donc son visage il est en face de il voit il les il deux ils voit du même côté alors que c'est faux le bébé à son visage de l'autre côté il a dit celui là son bébé et étant musulman donc on doit l'terrer de façon à ce que le dos de sa mère soit vers la Qibla. c'est à dire pour que son bébé son visage soit vers la Qibla. regardez les lessavons il y a on, on l'a 500 et quelques, 600 et quelques. Il n'y avait ni microscope, ni ni écographie, ni stétographie, ni je sais pas quoi. Subhanallah l'adim, nous savons, m'incha'Allah. Voilà, m'incha'Allah, pour aujourd'hui, le raba. Qu'est-ce que vous avez encore à dire De ma part, j'ai terminé, de euh, faire. Il ne reste plus qu'à vous dire... Euh là il vous récompense et en même temps pour vous dire euh, par rapport euh, aux frères qui devait venir aujourd'hui, il viendra pas aujourd'hui et il viendra euh, mercredi donc euh, on m'a informé, il m'a dit qu'il qu'il pouvait pas venir plus tôt et donc je vous confirmerai pour mercredi et euh, donc voilà Marakallah wa taikoum Assalamu alaikum d'accord bark allah fikoum on va se rencontrer inchallah ta'ala mercredi dans sourate dans tafsir sourate al-fatiha inchallah ta'ala et peut-être que yani, il reste seulement quatre ou cinq cours sur chatia et on va commencer après wa audhu <up> bi rabb al-nas wa bi hamdik ashhadu la ilaha illa ant astaghfiruka <spirits> wa atubu ilik wa rahmatullahi wa barakatuh